un euh, talent je disais c'est une plateforme de personnes qui des gens qui se sont retrouvés autour euh, euh, de ce projet qui ont vu que en fait il y avait un manque euh, bah, dans leur pays d'origine le sénégal euh, au niveau euh, on va dire euh, intellectuel euh, de manière ramassée intellectuelle parce que en fait euh Nous voyons, ils avaient vu euh, que dans dans la société sénégalaise, il y avait pas mal de phénomènes de phénomènes sociétales euh, ou phénomènes sociétaux plutôt, euh, qui euh, euh, qui n'avaient pas forcément cette touche islamique. Et donc eux, de manière décomplexée, euh, qui euh, suivent le Coran et la Sunna, ont dit qu'il qu fallait ou bien ont vu qu'il fallait apporter leur pierre à l'édifice euh, en donnant leur avis parce que finalement ce sont des gens qui qui ont étudié dans les mêmes écoles que tout le monde qui ont fait euh, des, des études comme euh, tout le monde dans différents domaines et qui euh, donc euh, pour le coup euh, euh, travaille euh, dans, dans ces domaines euh, poussés et qui euh, donc on euh, voit voyez la nécessité de de donner aussi leur position par, par rapport à l'islam par rapport à la société Euh, qu'il voudrait euh, bah, voir euh, émerger. Donc, euh, brièvement, c'est ça la présentation de cet intérieur. On a eu on a notre actif pas mal d'articles. Euh, nous vous renvoyons donc à notre site Inch'Allah pour plus euh, euh, bah, pour plus de détails. Et donc, je disais qu'aujourd'hui, ce qui nous réunissait, c'était euh, un livre euh, que notre hôte a, a écrit. Euh, avant de parler du livre, bien sûr, parler de l'auteur. Euh, BRIèvement Euh, si je devais le présenter, c'est un imam, euh, mais pas que. Il est aussi euh, diplômé euh, en langue appliquée euh, étrangère. Euh, il a un master dessus. Il a, il a aussi un diplôme en histoire, sp spécialisé en histoire euh, du Maghreb. Il est aussi doctorant en usul ul qui, euh, qui pourrait être traduit grossièrement par euh, le droit musulman. Voilà, grosso modo, euh, notre notre invité. Donc, il a écrit un livre qu'il a nommé, qu'il a intitulé « La secte des laïens ». C'est ce livre, Inch'Allah, qu'on qu va prendre le temps de décortiquer ensemble, euh, « là. Et donc, euh, Imam, euh, on, on vous laisse déjà vous euh, enfin, euh, saluer, Inch'Allah, saluer les frères. Et en même temps, euh, si jamais euh, dans la présentation, il y a quelque chose qui manque, Euh, que vous puissiez euh, euh, rajouter. Et comme ça, on va passer directement au livre en question. Et je vais laisser après la parole à, à Malik. Je pense que la présentation était suffisante. Donc, je vois, je n'ai rien à rajouter là-dessus. Je pense que tu vais passer la, la parole à Malik et je vous écoute. Là, je, je salue tout le monde et, et j'espère que ça. Je dirai à... <coughs> la hauteur euh, de cette interview, Inch'Allah. Barakallahu Wa Barakallahu alaykum. Donc, euh, Malik, euh, Inch'Allah, je te laisse donc euh, commencer euh, l'échange avec euh, notre imam. Assalamu alaykum wa rahmatullahu wa barakatuhu à tout le monde. Et évidemment, bienvenue également à l'imam. Et alhamdulillah, qu'Allah nous permette à chaque fois d'avoir justement des gens Euh, comme euh, justement la présentation de l'imam nous le montre, certainement équipé pour pouvoir en réalité nous rappeler certaines choses en islam, mais pas que, puisque également il y a là-dedans, dans le titre même, évidemment quelque chose également à voir avec euh, la littérature, et comme on le dit, c'est une soirée littéraire. Bien entendu, euh, la présentation après qu'elle a déjà été faite, imam nous serons certainement intéressés, en tout cas pour cette première question, Euh, à vous demander, en fait, quest ce qui vous a poussé à écrire, n'est-ce pas, sur les layens sachant qu'il y a beaucoup de confréries au Sénégal. Donc, notre question, elle est celle-ci. Pourquoi spécifiquement écrire sur les layens, alors qu'on pouvait peut-être s'attendre à ce que vous écriviez, euh, n'est-ce pas, euh, sur toutes les confréries qui sont aujourd'hui, en fait, au Sénégal Donc, en quelque sorte, c'est ça notre première question, Ima. Donc je disais juste que si j'avais à reformé la question, je dirais quand est-ce, pourquoi j'ai commencé avec la N, Car c'est un début. Et comme vous le savez, bon, certains frères peut-être qui, qui me suivent le, le savent, je suis, depuis que je, je, je suis dans les sur les réseaux sociaux, mes travaux portent surtout sur des recherches concernant les différents groupes religieux qui existent au, au Sénégal. Donc, j'ai fait pas mal de productions sonores concernant ces groupes religieux, les Laïelles, les Mourites, les Tijanes, Valère, et aussi certains prédicateurs que je, qui propagent ces idéologies. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut le mettre à l'écrit, même si aussi beaucoup de frères m'ont déjà sollicité dans ce sens. Euh, de mettre en écrit les, les certaines recherches que j'ai fait et d'autres frères aussi m'ont consulté. Euh, comme, en fait, vous avez discuté avec certains frères, comme vous avez eu l'idée, le projet de cet ental, qu'Allah vous assiste et vous donne la bénédiction pour ce nouveau projet, pareil, des frères, je juste des frères, dit il faut faudra commencer à mettre en écrit certaines, des réflexions concernant les groupes religieux. Donc, moi, j'avais déjà ce projet en tête. J'avais déjà commencé à écrire, même si je... je Je ne me focalisais pas trop sur ça, j'avais d'autres activités. Et là, je me suis dit, il faut que... Là, je m'y mets à fond. Donc, j'ai décidé de commencer. Et puisque l'un des derniers, l'une des dernières recherches ou les dernières productions sonores que j'ai fait concerner les layens, j'ai vu que si ça avait un impact, ça les avait touchés jusqu'à ils ont porté plainte là, au Sénégal. Les frères ont été emprisonnés. Là, je me suis dit, là, il faut le mettre à... Il faut le mettre à l'écrit, car lorsqu'il s'agit d'audio ou de, de production sonore, c'est facile des fois de, de parler de diffamation ou de parler d'insultes. Quand les gens ne prennent même pas le temps d'écouter, je dis, c'est, c'est beaucoup plus sérieux des fois, soit l'écrit. Donc, je me dis, il faut que je commence. Donc, j'ai commencé avec les laïennes, vraiment parce que bon, c'était les recherches qui étaient plus, plus, plus récentes. Aussi, je commencé avec les parce que j'avais pour but de faire un truc conçu concernant laïenne, pas quelque chose de, de très élargi, car, euh, Pour les autres séquelles, même j'ai commencé un autre livre, sur... j'ai même fini. Là, je suis en train de le relire concernant les antivies et les coranistes. J'ai commencé ce qu'ils ont appelé coranistes. Alors, j'ai commencé, j'ai fini. j'ai suis de le, de de de relire le livre et de de mettre les, les, les sources et, et autres. Donc, mon but c'est de parler, de mettre un écrit la, les productions sonores que j'ai déjà j'ai déjà effectuées, euh, de le, de les sortir en voilà un écrit. Et donc, j'ai commencé avec laïne. parce que c'était le reste le plus récent. Et puis je serai conscient aussi, j'ai dit en faire, je commence par les groupes qui n'ont pas les groupes musulmans. Donc je commence par les laïens, puis les coranistes. Le troisième livre sera sur le, sur le moridisme, qui sera beaucoup plus plus étalé, beaucoup plus large. Car il y a beaucoup de beaucoup plus de documentation chez les que chez les, que chez les chez les laïens. Et après, il sera Sur les Tijanes, je finis avec les Tijanes. Je crois, non, je finirai pas avec les tijanes, mais en tout cas, le quatrième que je voulais faire, c'est avec les Sachant que les et les tijanes, je voulais alterner, que ce soit en arabe, ainsi en français. car que les layanes, je l'ai fait qu'en français. Je me suis dit, parce que la plupart des layanes, ou ceux qui sont visés, c'est ce ne sont que des francophones. Je n'en vois pas beaucoup d'arabophones. Euh, pareil aussi pour les coranistes, mais pour les morts et les Tijanes, il faudra faire un double travail. Ce ne sera pas une tradition, mais un double travail, faire un, une traduction en arabe, Et aussi en même temps hein, en français. Donc ça va prendre beaucoup de beaucoup de temps. Donc j'ai décidé de finir avec euh, avec. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la, de la question. Allah très bien, très bien. Euh, bah, euh, votre réponse me permet de rebondir et de vous poser une autre question euh, par rapport à la forme du livre, parce que votre livre quand même euh, ne fait qu'une qu'une soixantaine de pages, à peu près 75-76 pages. Et euh, vous l'avez dit tout à l'heure, vous, vous parlez de Euh, de concision donc euh, est-ce que c'est -ce est quand même on, on peut considérer ça comme un travail sérieux sachant que euh, euh, on parle quand même d'une secte qui a plus de 100 ans d'histoire et qui a à son actif certainement beaucoup d'écrit euh, comment ça se fait que vous n'ayez que, qu'une soixantaine de pages finalement dans votre livre ce que je trouve c'est déjà parce qu'en fait euh, déjà Dire qu'ils ont l'actif assez de livres, je suis pas aussi convaincu que ça. Franchement, c'est un, c'est un sexe, c'est un groupe religieux qui est assez pauvre en littérature. Ils n'ont pas beaucoup produit. Et aussi le livre, c'était le but, c'était ça. Le but c'était faire un livre très concis ben, que, que les gens vont, vont pouvoir lire euh, rapidement. Et aussi de ne de pas, de, de de de ne ramener, de me baser que sur des références qui sont des références de mères. C'est-à-dire, de, de base, qui sont des maigrafes oculaires. Il y en a que deux. Si on fait, si tu fais le tour de la euh, bibliographie, ils peut comme ça, de la, de la secte laïenne mais très vite. Les références mères, il y en a que trois. Tous les fais il y a soit le livre de de Matarlo, euh, Joie des amis, les six serments de l'imamou, le fondateur, et les deux serments d'Issa. De Après, le reste, c'est que de la littérature. C'est des gens qui ont écrit ça, tourne autour de ça. et rien de nouveau. En fait, Matarlo, il a fait le, le, il a fait le tour de la vie de, de l'imam. Il n'y a rien à rajouter. Parce que l'imam, c'est quelqu'un, c'est un illettré, il n'a rien écrit. Donc, il avait que des discours par-ci, par-là. Donc, si tu lis le livre de l'imam, tu as fait le tour. Après, le reste, c'est des, c'est des, on dit, des personnes qui vont venir, qui vont écrire pour euh, se soulager leur, leur conscience. Ils vont essayer de chercher des, des euh, euh, des arguments, si par -là. Mais il n'y a rien qui tourne. Tout tourne autour de ce que Matarlo a dit. les sermons de, d'Issa, de les deux serments d'Issa et les, et les sermons de l'imam. pourquoi le livre tourne autour de ces, de ces soins. Je l'ai bien précisé, c'est un but. Je, il y a beaucoup de choses, des fois, qui se disent, je sais pas où vous le ramenez parce qu'il n'y aurait même pas de, de, de sources. Et ceux qui ont écrit après, ça remonte vers ça. Ça remonte dans les sermons de l'imamou. C'est pas des thèmes oculaires. Donc, tout ce qu'ils ont, c'est ce que dit, mais ce qui a été dit par l'imamou dans ses, ces sermons. Pour ce que Matar bien voulu écrire dans son, dans son livre, et les deux sermons de, de de des donc c'est euh je pensais assez donc et, et le le fait que ce soient de poche c'est déjà beaucoup quand même. Quand même, c'est un livre de poche ça a été beaucoup plus mais pense le but c'était pas de de faire long et de mettre j'aurais pu mettre des discours qui ont été faits, mais ça ne concerne pas forcément les et le but du livre la problématique c'était pour que les, les les sénégalais puissent savoir qu'en fait que les membres c'est bien lui Parce que les visaient deux personnes. C'est visait le pour lui qui est convaincu que l'imam c'est un prophète. Il a souhaité être prophète et meurti et même cette triple prétention d'être en même temps le prophète Mohammed. Donc de montrer dans ses dires, dans les dire de ne pas sortir des dires de l'imam que les dires de l'imam prouvent que c'est un formulateur Et de l'autre côté, que les Sénégalais qui doutent qu'une personne puisse avoir cette prétention-là exister au Sénégal, que donc je puisse leur donner bah quelque chose de suffisant qui montre que c'est vraiment l'imamou que le but c'était de faire sortir de la bouche de bon d'un disciple bon qui est très proche de lui et de son fils, que l'imamou est vraiment hein, un prophète et refuter d'une manière générale ces trois prétentions là C'était ça le but du livre et je pense que ça a été bon je, je, je, c'est un livre j'aurais pas la prétention de dire que j'ai Euh, ça a été Je... réussi, ou j ai, j ai... En tout cas, ce qui était voulu pour moi, ça a été. J'ai fait maintenant, Ça reste maintenant à la, à la prière des autres. et que ça suffit? Est-ce que ça. On sort de ce Oui, donc l'imamou qui l'a dit. Moi, si quelqu'un sort de ce livre en disant deux choses, oui, l'imamou a prétendu être un prophète. Oui, il a prétendu être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a prétendu être un mehdi. En même temps qu'il sort, il voit des textes. Là, coranique et les hadiths qui montrent que toutes ces trois prétations le sont faux et aussi la réflexion qui est dans le livre pour montrer les contradictions de l'imam comme prophète ne pouvait pas dire ou oh, agir euh, euh, de telle telle manière pour moi ça aurait ça aurait été réussi Wallahu alam ça aussi des fois c'est un but je dis comme dit le frère dans mes, <coughs> dans mes recherches je dis ce qu'on fait des recherches c'est un, un début c'est à dire on donne l'opportunité de mettre dans les autres, on ouvre des portes et, et, et d'autres personnes peuvent aller plus aller viser autre chose, c'est-à-dire une personne peut viser par exemple dans, dans les optiques une personne moi-même je peux revenir maintenant je vais viser par tous les arguments que bah, les novices de, de, du secte de la secte ont ramené pour essayer de justifier les mamans, ça c'était pas le but, le but vraiment c'était vrai. juste de, de montrer qu'il a bien dit et de montrer bah selon ses dires bah, et ce qui a été rapporté dire dires là Eu à parler serment, on n'en que ce que Mato leur a apporté. Et donc, je me suis je me suis fait ça, mais ça peut être un vue début qui peut être maintenant approfondi. D'autres personnes peuvent viser d'autres choses, approfondir et écrire. Mais le fait que ce soit 100 ans ou 200, c'est c'est pas, pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'ils ont produit. Et la production littéraire laienne est vraiment vraiment très, très, très, très pauvre. Allah. Donc, si on comprend bien, c'est euh, dû à la beauté un peu de. de leur production que voilà, euh, que vous n'avez pas forcément étalé sur le sujet euh, très bien bah, avant avant que je donne la parole à Malik pour la prochaine question, euh, je voulais juste euh, rebondir quand vous parliez de de, leur, de leurs écrits il y a le livre Joabou Sahil Joabou Sahil, enfin le livre euh, c'est ça semble être un épître donc euh, euh, Joabou Sahil qu'est-ce qu'il représente euh, dans la voix laïenne et Est-ce que vous vous êtes inspiré aussi euh, euh, de ce livre Non, comme je dis, non, je ne sais pas, je me suis pas basé sur En fait, le, le livre je me suis basé sur cette en fait, je l'ai cité dès le début dans l'introduction sur trois références principales. C'est le matar car c'est un terme beaucoup clair et c'est même et qui l'a a demandé d'écrire de, de mettre en écrit Donc le livre de l'œuvre de de, de Limamou et le serment de, de, de Limamou. Donc je me suis pas, j'ai vu d'autres. Lors de mes recherches, j'ai vu des écrits, quand des épîtres, des petites trucs. Mais je vois souvent ça ça tournait autour de la même chose. J'avais pas de, de nouveaux éléments. Je pas, je cherchais. Des fois, je cherchais de nouveaux éléments dans d'autres livres que Matar n'a pas cité concernant ce qu'aurait dit Limamou. Mais j'ai pas vu plus. Par exemple, à un moment donné, je cherchais. Le soir que les mams auraient demandé à la mère de, de reculer, j'ai pas vu. Je veux que Mattarloo n'a pas cité ça. C'est quelque chose de célèbre chez les, chez les, chez les, euh, chez les, chez les. Chez les... Bon, les sermons de Issa, c'est pauvre, c'est deux sermons. Je veux que ça n'a pas cité. Je cherche à un moment donné. est ce qu'en fait il y a quelqu'un qui l'a cité. Ben, pas quelqu'un qui dit juste non. Ou où aurait un, un snat? Elle m'a dit, elle m'a dit qu'on puisse vérifier que ça vient de. Lui. Mais ça j'ai pas vu. Je juste que bah il fait allusion à ça. Donc. Je pense qu'on peut avancer parce que on a, on a beaucoup de choses au menu. c'est euh, clair par rapport aux références et pourquoi vous êtes, vous ne vous êtes pas forcément basé sur certains écrits. Parce que la majeure partie, donc, euh, comme vous le dites dans le livre, hein, la majeure partie, euh, des écrits, euh, de l'imamou, euh, on pouvait les retrouver finalement, enfin, des écrits, des actions ou de la vie de l'imamou. Euh, on pouvait les retrouver dans, dans le livre de Mokhtar comme vous le dites euh, si bien dans le livre. Donc, Malik, euh, tu peux tu peux avancer, Inch'Allah, avec okay. la prochaine question. Ok, voilà que là, Alors, Imam, normalement, quand on, lit le, quand on lit le livre véritablement, dès le début, voilà ce que vous dites. C'est-à-dire, dès le début du livre, vous parlez, en fait, du verset où Allah soit ordonne, n'est-ce ordonne, pas, l'unité entre les croyants. Donc, nous, on a pensé, en fait, à vous poser la question, n'est-ce pas contradictoire de votre part, justement, de parler d'unicité. Sachant que le livre s'en prend justement aux croyances d'un groupe, bon, et donc euh, qui n'a quasiment rien demandé, nous avons justement envie de le dire. Mais votre livre, évidemment, pour nous, peut-être, ou sinon, soyons dans les questions, votre livre ne constitue pas en fait lui-même là une entrave à cette unité que Allah, Allah ordonne évidemment dans un verset que vous citiez. Vous dites même, voilà, je cite, Euh, n'est-ce pas, l'islam ordonne avec véhémence. Et là, le terme est important. Vous dites, l'islam ordonne avec véhémence l'unité. Donc, quand vous écrivez un livre qui, on va dire, comme d'ailleurs vous avez touché un tout petit peu la question, la question de la réception, elle est quasiment individuelle. Et donc, un récepteur, un lecteur pourrait penser que peut-être là, vous faites entrave en écrivant ce livre-là, n'est-ce pas, à cette unité euh, auquel Allah ta'ala invite ou sinon ordonne, n'est-ce pas, euh, l'ensemble des musulmans. Donc, c'est un peu la question. Madame, voilà, la, la question est très pertinente. J'ai cité ça, en fait, le but, c'était ça. C'était pour que les gens... Cette, cette démarche, c'est ça, les démarches qui mènent vers l'unité. Parce qu'en fait, il y a un constat qui est fait pour tous les musulmans, que les musulmans sont divisés. Le deuxième constat, l'islam interdit, comme j'ai dit, avec vraiment toutes choses qui mènent vers la division. Donc là, on y comprend comment la division ne doit pas rester dans la division. Il faut chercher des solutions pour sortir dans la division. Donc, et vous allez être d'accord avec moi que Allah ne nous, nous, nous présente pas ni l'islam, d'une manière on va nous présenter un mal sans nous présenter... Donc. Euh, Euh, la solution donc je dis le Coran nous a présenté la solution il y a beaucoup de personnes c'est là qui s'égarent. les gens ils ont ils font ce constat bon c'est pas bien de se diviser mais en fait ils vont pas chercher la solution dans le Coran ils réfléchissent d'eux mêmes alors que l'islam nous en montre la solution et la solution c'est quoi la base pour éviter la division pour aussi résoudre toute divergence c'est le fait de tout le temps revenir vers Euh, la la juridiction de, de, du du Coran de la Sunna de Prophète sallam et ordonner le bien et interdire le le mal si on regarde le Coran Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit clairement qul atassimu bihablillahi jami'an wa la tenez-vous tous cramponnez-vous tous sur la corde d'Allah et ne vous divisez pas là je dis souvent qu'Allah nous évite nous évite à se cramponner sur une corde donc lorsque il y a plusieurs cordes celui qui veut que les gens soient unis c'est celui qui les dit venez vers cette corde là c'est voilà là la vraie corde et ces cordes là c'est des fausses cordes il faut les il faut les c'est pour ça lorsqu'on voit dans surtout Al Imran Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit wa lakun minkum ummah yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun Donc la مناسبة juste après ces versets Allah nous dit "Et ne qui se sont dispersés et ont divergé." La la question Allah nous demande d'ordonner les biens méthodement et tout ça puis dit ne vous diviser pas. C'est une manière de nous dire en fait ce qui amène la division c'est de ne pas ordonner les biens inter c'est c'est quelque chose de de très clair Lorsque chaque personne on laisse la les personnes la liberté De, de, de, de choisir le don qu'il veut d'appeler, dans tous ceux qui veulent l'affluer à l'islam, et que personne ne met en garde, dit bah c est, c est, cette voie-là, c'est pas la bonne voie. Alors on va continuer à se diviser. C'est pourquoi Allah nous a la solution. Donc c'est ça la solution. Donc là, le problème, c'est quoi Allah se dit qu'ils se sont divisés après quelque chose, ils ont reçu. la caractére de leur seigneur ils ont reçu ben, les, les textes mais pourquoi donc ils ont pas ils sont divisés parce qu'en fait ils sont ils sortaient pas les biens interdisables pourquoi Allah swt il a choisi il a fait le meilleur de cette de de, de, de des peuples quand tombera l'homme pose la question pourquoi on est aujourd'hui naissent pourquoi c'est ça la base et là Allah swt il a il a il a il a maudit et les juifs, les années dawoud sur les mains. pourquoi Parce qu'il ordonnait pas le bien, interdisait pas le mal. Donc, si on ordonne pas le bien, on interdit pas le mal. Mais pas en garde contre les, les, les nouvelles voies qui sont contraires ou les nouvelles cordes qui ont été bah, tissées et qui qui qui essayent de d'imiter la corde d'Allah. Bon, on, on, là, on participe à la division. On a, on, en fait, on se retrouve comme les Juifs. On se dit, on est on est ensemble. Non, on n'est pas ensemble. Si chacun a une voix qui contredit l'autre, moi je, je crois, et beaucoup de musulmans croient que celui qui prête à être prophète est un guerrier. Mais en même temps, on, est, on laisse quelqu'un qui dit, je suis prophète, il est dans, il est dans, il s'affirme l'islam, on le considère comme tel. Il y a un problème qui se pose. là. Et là, on devient comme les, les Yehoud. Euh, le fait que donc ils vont pas s'interdire le, le mal, ils vont pas se ils vont pas ordonner le bien interdire le mal et voilà donc Allah soubhanahu wa ta'ala ce qui va se, se passer en fait dans l'apparence on est ensemble mais nos cœurs sont, sont divisés Allah soubhanahu wa ta'ala n'aime pas ceci. Donc c'est pour ça que j'ai précisé en fait c'était une manière de dire cette euh, cette, euh, cette cette réfutation ce livre là il est dans cette dans ce sillage, dans ce siège il est dans, dans cette démarche de ruiner les musulmans il est ruiné, pour qu'il sache c'est quoi la corde d'Allah, la corde sur laquelle on doit tout se tenir qui est donc le Qur'an et la sunna du prophète sallallahu alayhi donc non, non, au contraire, non, ce livre-là c'est un livre qui, qui mène vers euh, vers l'unité des des, des, des des musulmans pourquoi même le prophète sallallahu alayhi lorsqu'il a son dernier discours lorsqu'on l'a euh, lorsqu'il est les compagnons ils ont su par le discours qu'il a fait c'est un discours d'adjé lorsqu'il a demandé Euh, la Hadith d'Ahl al-Bayt, euh, lorsqu'ils ont demandé Sina, le Prophète nous a annoncé qu'il y aura des divergences, mais ils ont montré que ces divergences ne percent ni cartes à lai ni bussunati. Ils ont montré déjà la chose qu'il faut s'en écarter. Il y a comme garde. c'est les deux choses. Il faut que les gens sachent que ça, ça ne en fait pas partie et savoir qu'est-ce qui en fait partie et aller suivre ce qui en fait partie et ça, on peut l'obtenir que dans le dans cette dans cette manière ou dans, dans la démarche d'ordonner toujours le bien et d'interdire le, le, le mal. Très bien. Euh, je, je, je voulais en effet en fait, rebondir un tout petit peu parce qu'en effet quand on repart un tout petit peu derrière on a compris tout à l'heure quand vous expliquiez ce qui vous a poussé justement à produire en fait ce livre-là et donc en tout cas à écrire puisque vous disiez avoir fait également des travaux mais de façon on va dire euh, en audio et euh, là cette fois-ci vous écrivez mais quand on écoute votre réponse qui véritablement est, est complètement pertinente mais quand on l'écoute, on Également, peut-être penser que il y a un risque en fait à écrire le livre parce que vous vous dites avec la culture que vous avez, mais imaginez-vous que moi en tant que lecteur qui n'a pas forcément en effet euh, ou bien qui n'est pas forcément en effet euh, la même culture que vous, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la réception de livre ne dépend pas en fait de l'auteur, mais ça dépend des lecteurs. Est-ce que donc le lecteur peut Euh, en lisant votre livre, avoir véritablement une certaine compréhension absolument différente de ce que vous venez de dire. Et à partir de ce moment-là, est-ce que écrire un tel livre n'est pas également risqué Risqué je, le, Risqué dans quel sens si vous, risqué, risqué, oui, il y a des... risqué dans le sens, quand je dis risqué, c'est en fait dans le sens des gens qui n'ont pas forcément la même culture que vous, c'est-à-dire la culture oui. que vous avez du Coran, de oui. comprendre que vous, vous avez produit le livre dans quel but Parce que comme je l'ai dit, On ne peut pas véritablement imposer à un lecteur une façon de comprendre un livre. Chaque lecteur comprend comme il le veut. Alors, vous avez raison. Comme ils disent là, bon, la pas populaire, famille, on peut pas faire des œufs sans, sans casser des œufs. On peut pas. pas faire des omelettes sans casser des œufs, en fait. Et l'islam, en fait, c'est qu'il nous, qu nous demande. L'islam, c'est pas c'est pas le fait que des gens ne soient pas frustrés. Non, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il demande. C'est en fait d'ordonner en fait, de, de, de, de, le bien et d'être le mal. Même si ce bien-là qu'on en donne, pour forcément, ne sera pas suivi. Mais en fait, il faut qu'on leur donne et que. la, vérité, que les gens puissent avoir, maintenant, euh, le choix entre le, le, mal et le, et le bien. Maintenant, maintenant, après, maintenant, les gens, ils ont le choix à faire. même si, ce choix-là, ça va pas dire la liberté, ça y est, ils sont libres. Ils sont libres dans le sens, ils ont cette volonté. Mais après, Allah va, va chécher. c'est pourquoi il dit donc les gens ils seront ils maintenant venir au sarade même cette division là il aura lieu comme je dis souvent, car le prophète Allah nous a informé qu'il y aura cette division là là ça c'est kaounik c'est cette volonté universelle c'est une volonté d'Allah ça va avoir lieu mais en fait le fait que ça aura lieu ne nous empêche pas qu'Allah nous a ordonné par rapport à cette volonté universelle d'avoir une d'avoir une attitude l'attitude c'est quoi ce n'est pas en rajouter Et c'est quoi C'est le fait donc de d'avoir une position qui fait qu'en tout cas moi je n'étais pas la cause et je ne vais pas en rajouter. Maintenant oui, il y aura toujours des gens qui vont refuser. Il y aura toujours des gens qui vont bah, penser que cette démarche là sera la démarche qui va diviser les gens, mais c'est pas ça là la réalité. Donc nous ce qu'on notre devoir c'est de bah, c est, c est, c est faire exactement ce que l'Islam nous dit de faire lorsque, pour arriver à l'unité. Est-ce qu'on va réussir Oh non probablement pas non parce que c'est qui tout le monde tout tout laisse à savoir que c'est pas je savais qu'en écrivant ce livre là je vais pas écrier après ça y est comme par magie tout de la haine ou beaucoup de milliers de, de on vont, vont se convertir je savais ça mais bon je participe quand même déjà je fais ce que je demande de voir y sur, euh, sur eux et aussi peut-être il y a d'autres personnes que qui ça va ça va vraiment faire réfléchir qui peut-être qui seraient tentées de rentrer dans ce groupe ou de personnes même qui vont euh, ça va les ouvrir des personnes qui vont réfléchir quand ils vont sortir mais ça ne ça va pas enlever le fait qu'il y aura toujours des larmes bon, sauf pour si euh, c'est un, un miracle mais j'étais pas aussi naïf pour penser que j'écris ce livre ça y est je, je mets fin à cet à cette secte mais il y a une obligation religieuse qui est là Cette obligation c'est quoi C'est que vous devez vous comporter d'une manière qui mène pas la division. La manière de se comporter qui mène pas la division, c'est d'ordonner les biens des mal. Donc c'est une obligation qu'on qu doit mettre en, euh, mettre en pratique dans ce but-là. Donc maintenant, oui, des personnes qui vont se dire, euh, oui, mais lui il divise les gens, oui, ils vont le dire. Mais est-ce que c'est vrai Non, c'est pas vrai. Comme beaucoup de personnes disaient que le prophète, professeur sallam, il a divisé les gens. <rire> et la <rire> réalité que Muhammad il a divisé la harq et le barthil et aussi notre mission aussi c'est diviser les Diviser de séparer en quoi Le vrai du, du faux. C'est ça le le but. Maintenant, les gens vont compte à dire oui, c'est des diviseurs. Comme ils l'ont accusé, ils ont accusé des des prophètes. Il y a des messagers qui vont qui viennent, mais ils n'ont convaincu personne. Mais ça les empêchait pas de faire leur de faire leur mission. Notre le but, non, c'est de faire cette mission. Je n'ai pas la prétention que c'est moi seul. Je parle de moi, parce qu'il s'agit de mon livre. Mais c'est la prétention de toute personne qui s'afflit. à la Sunna, qui s'afflit même à l'islam, c'est en fait, de lorsqu'on est face à une division, il faut trouver ces solutions-là, même si ça va pas aboutir. Et la solution, c'est unique c'est le fait d'ordonner le bien et le mal. Toute, toute solution que les gens proposent, c'est le contraire. Il y en a beaucoup qui te disent, ouais, mais il ne faut pas critiquer les gens. C'est ça qui fait que bah, les, les divisions continuent. C'est-à-dire, on ne critique personne, Bah, demain, moi aussi, je me lève, je me dis, bah, ça y est, je suis, je suis, je suis Daoud, je suis sur les mâles, je sais pas, je me prends pour Daoud, je suis, j'ai 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes qui me suivent, on le rajoute dans les groupes pour les Sénégalais, on a, on n'en finira jamais. Mais tant qu'il y a d'autres personnes qui diront, euh, arrêtez ceci. En tout cas, ça, ça va pas rajouter la division. Au contraire. Ça va. Non, mais, euh, si ça rajoute pas la division, ça, si ça diminue pas cette division, ça va pas rajouter. La conception maintenant des, des gens, Oui. je disais la dernière fois frère, je suis... en fait. En fait, c'est pourquoi c'est plus difficile d'avoir une démarche intellectuelle. Et la, la démarche intellectuelle, tu pas beaucoup d'adeptes. Car les gens, il faut les voir comme comme comme une foule. J'ai beaucoup aimé euh le livre de, de Gustave Le Bon sur la psychologie des, des des foules. Ça tu le comprends, tu comprends tout. Les personnes qui qui disent des bêtises mais qui qui disent des choses qui sont terre à terre, qui n'ont qui n'ont pas réfléchi, ils vont trouver mais facilement des adeptes. Ils vont être suivus. La foule, il veut la facilité. Il veut pas, dès que c'est complexe, dès que c'est un peu détaillé, la foule n'en veut plus. Il veut des choses. Pourquoi on n plus la foule Il faut être bête. Non, ce que vous disiez était très très intéressant, mais juste pour euh, revenir au sujet, et surtout, enfin, c'est le sujet, selon dont vous parliez, bien sûr, euh, parce que vous avez parlé, euh, de euh, d'ailleurs, dans le livre, vous parlez de loi, euh, de loyauté vis-à-vis -vis des croyants, dans le hadith, euh, de... Euh, Ibn euh, de Abu Rukayyah, euh, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Euh, en fait, voilà. Euh, en fait euh, pour, pour, pour qu'on sache exactement de quoi nous parlons, euh, est-ce que vous pourriez nous faire une présentation, mais vraiment brève, de de qui sont les Lions et pourquoi justement vous vous, euh, vous avez pensé que eux ils ont on va dire ils ont dévié de cette voie droite qui fait que Vous avez senti le besoin d'écrire sur eux pour euh, être, euh, comment dire, un bon conseiller vis-à-vis d'eux, mais vis-à-vis -vis aussi de tous tout, tout les musulmans finalement. Voilà une manière, une, une présentation succincte de qui c'est pour que nous puissions savoir un peu c'est quoi le problème. Ouais. Non, mais les laïens comme comme tu en livre, c'est des sénégalais la plupart. C'est pas pas un groupe qui a fait qui a beaucoup voyagé. Je veux dire beaucoup voyager, je veux dire ça pas. Y a pas des, des étrangers. C'est ça reste un groupe local. Euh, c'est un groupe sénégalais. Bah, qui croit un homme qui après avoir perdu, c'est sa mère euh, enfermé dans une chambre pendant trois jours. Sort de sa chambre et dit la même parole qu'avait cité bah, certains djinns, les djinns qui étaient venus voir le prophète, Ajibouda, il Pendant, il avait 40 ans, il sort bah, de, sa, de sa retraite, c'était pas une retraite spirituelle, mais c'est vraiment, il est rentré par, parce qu'il était triste, parce qu'il pleurait à sa, sa mère. Donc, euh, submergé par cette amertume, il sortit de sa de sa chambre, bah, de sa réclusion, il sort il commence à dire des. Des paroles, <rire> euh, qui, en tout cas, a appelé à dire aux gens que lui, il est la réincarnation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est prophète, il est en même temps euh, Mahdi. Donc, il est venu pour réformer l'islam. Et ce un certain nombre de personnes nous suivi la, la personne, on va pas nous représenter la personne. Si on veut plus de détails, c'est le but du livre, c'est ça. Mais les bons, on connaît. Bah, la, la relation circulaire, ça, je suis. Je, je détaille pas, mais j'ai juste indiqué. Là, même, des fois, euh, comme ils disent euh, les Arabes, euh, les Chars, Des fois, il faut juste d'indiquer qu'ils ont une relation séculaire avec les les les raves, comme, ils, comme ils disent. Et donc, il fait partie de ce de cette, de cette ethnie ou de wall of. Il Euh, puisqu'on est dans une soirée littéraire, donc j'en je, profite hein, les lébous c'est des Wolofs, c'est ça qui est la, la vérité c'est ça, <rire> c'est pas des serraires, c'est des Wolofs les lébous, donc voilà il, euh, il, a, il a commencé son appel et au fur et à mesure des années qui passent, il a de plus en plus d'adeptes, même si Sénégalais mais quand même ils sont ils sont nombreux on peut les estimer à des milliers quand même de, de, de personnes qui croient là, hein, que au Sénégal on a eu un prophète en fait, noir noir Qui a été renvoyé pour la communauté, pour la communauté noire, comme le prophète a été renvoyé pour les, pour les Arabes, une autre hérésie qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder dans, dans l'intérieur. Dans le livre, j'ai cité principalement trois, je, je l'ai dit au début, je me suis basé sur trois principales sources. Les serments de l'imamou, les six serments, il ne faut pas l'oublier, je me suis basé sur ces serments de l'imamou, je me suis basé sur. le euh, les, les, les, les livre de joie des joies... En fait, le, la, la joie des matarlons En fait, je pas besoin de chercher ailleurs parce qu'en fait, je ne suis pas de de, de de citer. Parce que mm. un, un travail de recherche ne fait pas sortir ce que, as, que tu as, reste ce que tu as fait. Le travail qui est produit ne, ne fait pas sortir, le même pas un tiers ou un quart de, de recherche que tu as fait. Tu fais un choix. Lorsqu'on fait un travail de recherche, après, tu fais le tri ce que tu vas mettre dans le livre et ce que tu vas pas mettre. Lorsque je, je veux sortir je, je parle des miracles de, de l'imam j'ai le livre de Matarlo et le livre Matarlo est plus pertinent est plus pertinent que d'autres livres pour parler des miracles de l'imam car lui c'est un témoin encore oculaire. En plus là c'est de légitimité c'est le fils même le le khalife, le successeur de l'imam qui l'a demandé d'écrire ce livre donc il y, y a on peut pas sortir euh, je veux pas trouver mieux que Matarlo lorsque je veux parler des des prédictions de l'imam je je peux pas trouver ailleurs meilleur que meilleur que, qu'elle m'a, j'ai appris, à la fac, lors, euh, lorsque l'on devait écrire les mémoires, que les professeurs disaient, en fait, il y a toujours les sources, et ça, je savais mieux que moi, et les sources qui sont les sources, les, les références de base, et les références secondaires. Dans un, dans un travail universitaire, le plus important, c'est les, C'est les références. En fait, on ne va pas amener des références secondaires alors que tu pas ramené les références mères. Donc là, la seule référence mère que je connais, bon, mis toutes mes recherches, et je pense qu'il n'y en a pas d'autres, témoin oculaire, en fait, qui a vécu avec mamans et qui a, ça a été écrit en arabe. En plus, ça a été traduit en, en, en français en même temps. Ça me facilitait le travail de ne pas faire ce double travail bon, d'aller chercher la source en arabe et aussi le traduire, un double travail. Donc, Matarlo m'a permis, déjà, Je, je suis crédible dans le sens aucun laïen ne peut remettre en cause Matarlo, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre on peut l'en mettre en cause, dire c'est lui qui le dit, mais personne ne peut remettre en cause que Matarlo c'était un bien un élève, un disciple mais très proche euh, de, de, de, de, de, de l'imamou. en même temps, son livre est crédible quand on l'a demandé Par exemple, si je devais parler du Tijanisme, lorsque je parle de Telkotijani, tu ne peux pas sortir des deux livres, Al-Jamir et al Ma'ani. Tous les savants qui ont écrit les livres sur euh, les, les Tijani, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le Tijanisme, mais la référence, c'est al Ma'ani, Parce que c'est un témoin au coulair. Parce que ce livre-là, ça, ça engage Ahmed Tijan. Al-Jamir, même, il ne cite même pas Al-Jamir. Et pourtant, c'est les deux livres. Les deux, ils ont ce témoin au coulair. Mais c'est al Ma'ani. Tous les savants que je écrit, de l'écrire, ça va sur Jawaharl-Mahani. Des fois, ils pourra mener Remarque, tu peux remettre en cause. dire moi, je peux être tijani et ne pas être forcément, bah, être conscient ou me référer ou prendre comme comme biblique ce que me dit euh, qu on me Donc c'est pourquoi les salavons, la plupart, Ils, ont, ils ont ce pour parler de tijan. Si tu prends tu parles de tareq Même s'il y a, y a des, des centaines des centaines de livres, ça suffit. Pour refuter ce, ce coup là car ça sera crédible et personne ne pourra le remettre en cause. Pareil, pour moi, Matarlo, il est dans ce, dans, dans, dans la, dans ce qui a été écrit. Et en même temps, oui, les serments de l'imam, qui sont pauvres, ces serments, quand même, il ne parle pas de grand-chose. et le serment d'Israël. Je citais, me... là là où ce que je voulais beaucoup plus d'informations, c'est lorsqu'il s'agissait de la colonisation. Mais là où je trouve c'était pauvre, il n'y a pas eu beaucoup en fait, parce que les membres qui s'est passé on l'a pris, il parti, est parti trois mois, je ne sais même pas il est arrivé à la rivière Angor, je sais pas, il y a eu un accident, il est revenu chez lui, c'est fini l'histoire entre lui et les Français. Donc même là, où d'habitude, j'étais prolifique, je sortais beaucoup de choses, les mourir, j'ai trouvé les archives. Même là, j'ai trouvé juste un professeur Ibrahim Sam qui en a, qui en a parlé, donc qui est un peu basé sur des recherches qui a été vues, parce que j'ai entendu d'autres qui en parlent, il y a des, des spécialistes qui, des fois, qui parlent d'une manière générale, des, des groupes religieux sénégalais qui en ont parlé, mais oui, donc je, je pense que ça suffit pour le moment, pour parler de, pour en premier, pour parler de Laïen, de parler de, de ce Limita Matarlo, et qu'en Laïen pourra remettre ça en cause, en fait. Il peut pas dire non, les, que ça suffit pas. Parce que c'est... C'est le seul témoin au colère que je connais de qui, qui a parlé de l'imam Donc, ça suffit. D'accord. Donc, si je, je, nous comprenons bien, effectivement, euh, que l'écrit de Mark Tarlow euh, est une référence. Bah, on va on va essayer de passer donc euh, rapidement... à euh, la a... question euh, 5, ouais. normalement, que nous on avons. Va, on va continuer à parler de oui. méthodologie et de... Oui. Euh, bah, de démarche scientifique dans votre euh, bah, dans votre approche par rapport à, au livre, comment vous vous y êtes pris, parce qu'en fait euh, vous vous savez que le sujet que vous abordez euh, enfin le sujet du Mahdi en général, le sujet de Aïssa la descente de Haïssa, euh, relève de l'eschatologie euh, islamique et que c'est un sujet aussi qui déchaîne euh, beaucoup les passions en, et en fait euh, on, on voit beaucoup de gens Euh, parmi euh, même des soi-disant prédicateurs, imams qui essayent de décrypter eh bien, les différents textes, euh, les différents hadiths ou les, les versets venus à ce sujet quoi, euh, de la fin des temps et par exemple, on entend certains qui disent par exemple que Dajjal euh, finalement c'est qu'une métaphore et qu'en réalité c'est Dajjal c'est la télévision ou encore c'est le monde de, des finances et il y a d'autres théories qui existent à ce sujet et c'est pareil aussi par rapport au, au Mahdi il euh, y a des théories qui sont développées Donc vous euh, quelle a été votre approche des textes euh, qui sont des, qui sont euh, enfin qui sont venus dans dans la fin des temps euh, pour que vous puissiez dire ou pour qu'on puisse nous dire que en fait votre théorie est plus acceptable euh, que les leurs quoi ceux qui euh, ceux qui ont développé aussi d'autres théories et qui euh, pourtant parfois semblent tenir la route voilà le problème de, de, de, de ça en fait bon, là j'ai pas ça j'ai pas abordé ce sujet dans ce sens là car Les et nous, on est d'accord sur, sur un point que le Mahdi, ils n'ont pas interprété les, la fin des 33 Sur ce sujet-là, concernant la concernant le Mahdi, ils n'ont pas interprété en disant que c'est abstrait, comme l'a fait Ibn al-Hussein. C'est lui, le, le, le principal problème, qui, en tout cas dans le monde francophone et anglophone, qui a ramené, c'est même si ça vient pas de lui, mais qui l'a propagé, c'est Ibn al-Hussein. C'est pourquoi beaucoup de convertis l'ont interprété, pour tout. Euh, ce qui concerne la fin des temps, ils l'interprètent d'une manière en fait qui correspond à leur, à leur temps. Mais les, les, les laïcs n'ont pas ce problème. Donc Ils n'ont pas ce problème d'un sens. Ils savent que le Mahdi, c'est un homme physique. Merci Houdadjal aussi, c'est un, un homme physique. Même si le problème de il n'est pas abordé. Parce que là aussi, c'est un problème de source. Parce que bon, je sais que euh, ce qui se dit, que les l'imam les, aurait dit que Massoudadjal, c'est Hitler. <rire> Mais je pas trouvé ça dans les écrits. j'ai pas voulu mettre dans le livre que ce dont je suis sûr que ça, ça venait de, de, de, de lui. Même si le me parle de j'ai pas assez j'ai pas eu assez de sources. Donc il venait comment Parce que ça, c'est un problème. C'est pourquoi j'ai juste posé la question. C'est-à-dire ce problème-là, il faut que ça soit réglé par les si On sait très bien que M. Houdadjal vient en même temps que Mahdi. Et je sais que les laïens, ne pas interprété comme M. Hussein. Sauf s'ils si changent hein, leur euh, la manière. Mais la manière dont on voit, et ça, ou, euh, par l'eau ou les mammouths, Ils sont pas dans ce dans ce courant-là. Ils ont un courant matérialiste, je ne l'appelle pas matérialiste, mais c'est-à-dire qu'ils savent que c'est quelque chose de physique. Ces choses-là sont, sont, sont, sont telles que c'est dit dans les textes. Donc eux, ils, ils ont nous ils ont dire c'est qui. C'est qui, monsieur, d'ailleurs. J'ai toujours entendu, j'ai entendu plusieurs fois qu'ils disent que c'est... Mais ça, je n'ai pas mis dans le livre. car Il y, y a pas de source écrite. En tout cas, pas vu de source écrite. Donc, je n'ai pas abordé le sujet dans ce sens-là car je parlais pas à cela. là tout cela, petit, il faudra une réflexion concernant donc, c'est vrai que c'est un problème, c'est un problème, c'est un gros problème, car ça concerne l'imam, et c'est une personne des fois, donc, qui, qui, qui refuse, en fait, c'est une manière de rejeter tous les, tous les, tous les textes, car la manière de faire, en fait, c'est de dire, c'est ne va c'est la même manière qu'elle a acharé concernant les Asmoun Sifat, ça va pas dans leur sens, dans leur logique, c'est pour eux, c'est extraordinaire. Donc, essayer de l'adopter d'une manière que ça correspond à leur raison souillée. Mais la Et plupart des de gens de ce courant ce n'est pas des personnes qui sont c'est pas des religions, pas appris la religion, c'est juste des personnes qui, euh, qui affirment des choses sans preuve ni rien juste chacun euh, interprète comme il veut, peut-être on aura l'occasion peut-être certains vont le faire une réflexion oui, sur ces sujets-là euh, mais ce sujet-là euh, ces réflexions ne vont pas viser les layens car de ce que je sais ils n'ont pas de soucis par rapport à, à ça En fait, même, euh, pour, bien, euh, pour bien repréciser ma question, en fait, euh, d'une certaine manière, les, les la haine, quand même, ils interprètent les textes parce que il euh, y, a, y a des textes, ils sont venus sur sur le mardi euh, ou sur la fin des temps, que le mardi il viendrait et aussi sur Aïssa. Mais je veux dire, eux, ils interprètent ça selon euh, bah, selon leur, euh, leur vision. Et donc, euh, voilà, la question, c'est euh, En quoi leur euh, interprétation des textes, euh, selon leur vision sur euh, le mardi, il, euh, il est, il est, il est, est, enfin, euh, parce que vous dites qu'il est faux, donc en quoi il est faux euh, Si vous pouviez, par exemple, nous donner deux ou trois textes euh, rapidement, sur lesquels, euh, par exemple, euh, sans, sans bien sûr divulguer euh, tout le livre, parce que ça, bien sûr, l'objectif aussi, c'est de, de renvoyer les, les gens vers le livre pour qu'ils puissent le lire. et qu'ils puissent se faire leur propre avis. Mais voilà, un, un texte, par exemple, un texte simplement sur lequel euh, leur compréhension euh, ou leur théorie sur le Mahdi euh, n'est pas bonne, euh, selon vous, et que vous, vous pensez que votre théorie, la vôtre, est, est meilleure ou est la bonne, et celle qu'il faut adopter. Bah déjà oui, c'est pas ma théorie, c'est la théorie des musulmans <rire> dans de l'ensemble des croyants. Parce que les laïcs, en fait, ils ont pas une théorie qui va à l'encontre de la mienne. Ils, vont une, ils ont une théorie qui va à l'encontre de l'islam. Oui, il y a, il y a, dans le livre, on, on aborde beaucoup de beaucoup de points comme ça. Par exemple, le fait de, il y a un contexte parmi les textes. Là, c'est même pas un problème d'interprétation. Là, c'est un problème d'ignorance. Parce que je, comme je le dis, en fait, les mamans c'était quelqu'un, c'est un ignorant. Je c pas pour l'insulter, mais c'est la réalité, c'est-à-dire. Il n'a pas. Euh, même ils savent que l'imam n'a pas appris, il n'a pas à l'école, c'est pas, pas, pas, pas, pas quelqu'un, c'est pas un érudit, il n'a pas plus le courant, le ne parlait pas l'arabe. Donc l'imam, c'est un ignorant. C'est une personne qui c est vraiment un ignorant, c'est un pécheur, il savait que pécher. Euh, donc, lorsque l'imam a sorti, lorsqu'il a il il a, il, il a commencé son appel, il s'est basé sur des choses en fait qui se disaient d'une manière hein, que disaient les Awam, les gens de la masse, mais pas qui est tiraient. Des, des, des, des sources qui sont les sources d'islam c'est pour ça lorsque je dis lorsqu prend la, la euh, Oulham ahmed au ahmed c'était il a appris quelque chose au ahmed c'est il a, il, a, il, a, il a commencé son appel lorsqu'il il a prétendu qu'il est prophète il a sorti des arguments de base qui, qui peuvent être ambigu car dans le coran Allah s'en dit clairement من وعيتهم محاكمتهم هن لهم ملكيتها وآخرها متشابهات. donc on sait qu'il y a des versets qui sont mouches. et la personne qui connaît ça, il va suivre ça. pas mal des défis que nous avons fait tellement de donc il va chercher ce qui est mouches. donc sera plus difficile de décortiquer de sortir donc de montrer son son écorment. mais les mamans non. mais en fait de base il dit des choses que personne n'a dit. c'est à dire personne ne dit jamais ça ça était bah ça ça que le Mahdi est prophète. le Mahdi c'est le Mahdi le Mahdisme Ce pas l'apostolat. Ça, c'est quelque chose de de clair. Et les où il avance. Il y a pas un contexte. Ça, ils ne peuvent pas ramener un texte qui dit ça. Il n'y a même pas un texte ambigu qui montre ça, que le mahdi sera un prophète. Donc ça, c'est même pas un problème d'interprétation, c'est un problème vraiment d'ignorance. Et c'est pour ça que ces adeptes qui ont pas appris, ils ont un problème. Ils essaient, ils essaient de justifier. ce que l'imam a dit. Même en justifiant ce que l'imam a dit, ils comptent, disent l'imam. Parce que l'imam n'avait pas, pas cette cette malignité ou cette, euh, cette cette science pour pouvoir donc amener des ambiguïtés. Ça, donc, c'est ça la première chose. Le fait de dire que je suis meurtre des prophètes, déjà, ça t'écarte d'office. T'en fais pas partie Le meurtre n'est pas un prophète. Parmi le fait, le, les textes qu'ils ont... Il euh, n'y a aucun parmi... Il y a personne n'a jamais interprété ou montré ou... dire que le Mahdi va sortir de l'Afrique de l'Ouest, ça c'est quelque chose qui est nouveau, qui vient de quelques des membres. Il y a un contexte qui peut être interprété, euh, qui peut être interprété ici. Euh, et la plupart des des, des, des, des, des, des, des qui essayent de justifier ça, en fait c'est même pas l'interprétation de la plupart. Il ramène des en fait des hadiths, des fois qui sont même pas authentiques, la plupart. C'est pas des hadiths dans les hadiths, c'est normal que leur euh, chien ne connaisse rien, c'est juste des ignorants. Donc La plupart des hadiths qui ramènent, c'est même pas des hadiths authentiques. Juste on prend là, le, si on prend, par exemple, l'exemple des hadiths qui viennent, qui parlent d'où va sortir le maïd, il n'y pas de ces hadiths-là, comme dit Mekathir. Et d'autres, c'est pas des hadiths qui sont authentiques. Et même si auraient aurait été authentiques, ces hadiths-là, il y en a aucun qui parle ben, que lorsque le prophète parle de, de l'Ouest. Mais il faut être bête pour comprendre que lorsqu'il parle de l'Ouest à Amérique, il parle du Sénégal. <rire> L'Ouest euh, du Bédina, à l'époque, c'est vers l'Irak. Ça, c'est connu. Personne ne va euh, ne, ne, ne peut venir même, dire maintenant, lorsqu'on parle de l'Ouest, et maintenant, ça parle de l'Ouest de l'Afrique. là L'Ouest, en fait, c'était pas l'Afrique de l'Ouest. Ils connaissaient même pas c'est quoi l'Afrique de l'Ouest. Donc, on peut dire c'est dans ces interprétations comme ça. Maintenant, les, les nouvelles, il y a de, tous les jours, ils peuvent avoir de nouvelles interprétations. Comme ils disent c'est quelqu'un qui est en train de, de se noyer, ben, il s'accroche à tout. Même s'il voit bah, les, les, les rayons de, de la lune, la nuit, il va essayer de se C'est exactement ce qu'on sont en faire de faire, l'ayyad. Il patauge par-ci, par-là. Dès qu'il voit un verset, il ramène. Il voit un hadith, il ramène, que ce soit authentique ou pas authentique. Mais c'est même pas le problème. C'est-à-dire, double problème. C'est là il, il doit régler deux problèmes. problème. Le double problème, c'est-à-dire, la première chose concernant la l'apostolat, la, s'il règle même que même il y aura un autre prophète avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète, mais la deuxième chose qui n'est pas encore réglée, c'est qu'est-ce que tu dis que c'est lui Ça à dire qu'il faut prouver. Le fait juste de prouver qu'il y aura un autre prophète le prophète, même si ça, on peut pas le prouver. Alors, le Coran est clair là-dessus. Et est, il est univoque. Les, les versets là-dessus sont univoques. La Sunnah a été claire et un Même s'il aurait réglé ce problème, c'est pas parce que quelque chose est fait que forcément, il y a beaucoup de personnes, mais des, des, des, des centaines qui ont qui ont prétendu être prophète. Mais qu'est-ce qui va nous prouver que donc c'est l'imam et pas l'autre Donc ça c'est un deuxième problème. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est ouais, ils essayent de. C'est même pas une interprétation. Eux, ils, règlent, ils essaient de régler le premier problème et automatiquement ça veut dire que le deuxième est réglé, non? <rire> Même si on, on, a, on, on dit qu'on acceptait qu'il y aurait un autre prophète appelé le prophète Mohammed Mais l'imam, qu'est-ce qu'il prouve, c'est lui Si on acceptait que le merdi va venir du Sénégal Pourquoi c'est lui Il y a d'autres personnes qui ont dit qu'ils sont merdi Mais eux, en fait, ils essaient juste de régler le premier problème, problème En pensant, donc, si ils ont réglé le premier problème C'est-à-dire, il y aura le merdi, le merdi sera noir Il va venir du Sénégal Ou il y aura un autre prophète Donc ça y est, c'est fini Si on a réglé ce problème, on a réglé le problème de euh, De... de, de. Euh, que les est ce qu'il dit c'est vrai même si on aurait réglé ce problème les ce qu'il dit en fait on, ce que je dis en livre même si on aurait dit que les il y aurait un, un, un prophète après le prophète de la il est il est exclu parce qu'il a dit des choses en fait ça peut pas venir d'un prophète il a des choses qui sont contredites. là je peux donner l'exemple que j'ai donné les en tant que prophète on est d'accord qu'un prophète il ment pas surtout tout le monde d'accord un prophète il peut pas dire des, des contre-vérités. Un devin peut le, peut le dire, un charlatan ou quelqu'un qui qui parle avec le peut dire dire des vérités, des fois dire des choses qui sont fausses. Mais un prophète ne peut pas dire des choses parce qu'il tire sa source de, de la vérité, d'Allah, qui est la vérité. Donc il peut pas tâtonner. Mais les ou il a bien informé d'une manière claire que toute personne qui va avoir la même prétention que lui il ne donnera que trois ans pour vivre. Mais le Qadiyaniya, il Ahmad est venu après lui, il prétendu la même chose que l'imam Il a vécu encore plus de trois ans. Là, même si tout, tout le reste a été fait, il suffit qu'il y ait quelque chose de faux, ça y est, on le met de, on le met de, on le met de côté. Donc comment faire pour savoir ce que ma mon pas mon mais ce que je rapporte, est fait bah il faut juste vérifier, bah, les savants. islamique. Il n'y a personne parmi les savants de l'islam qui prétend. Ils n'ont pas. Et des fois, ils citent, ils citent des certains savants. Et ces savants-là, si on revient vers eux, ben, eux, ils sont en unanimité. Ils sont d'accord sur le fait que quiconque prétend être prophète, après le prophète, quelle que soit l'explication qu'ils donnent, qui prétend que c'est le prophète qui est revenu, qui prétend que c'est est un menteur, hein, un fabulateur qui doit être hein, rejeté. Très bien. Bah, on, on y reviendra hein, par rapport aux différents textes que bah, les laïens ils amènent pour euh, euh, on va dire, euh, approuver leur, leur voix. Donc, euh, Malik, si tu peux passer à la prochaine question, s'il te plaît. Ok, Oui, Imam, également, quand on lit les livres, comme je le dis très souvent, nous, notre source, euh, c'est le livre. Donc, vous évoquez les faux prophètes de, que l'humanité a, a connus, mais contrairement à cela, les laïens, eux, s'affilient à Allah, d'où leur nom, lay, au prophète et à l'islam. Donc, contrairement aux autres qui avaient marqué leur nette différence avec l'islam, alors on aimerait certainement comprendre où se trouve donc le problème avec les laïens. Donc, n'est-il pas suffisant de reconnaître Allah comme Dieu et le prophète Khamas Comme également, évidemment, on peut le voir dans la, la formulation des deux attestations. Donc, la question, elle est là. C'est les laïens, on pourrait comprendre qu'ils s'affilient à Allah et également au prophète Khamas. Donc, le problème, il est où Voilà, et j'aimerais rajouter dans cette question, justement, on les voit prier, on les voit en fait faire tous les actes finalement, on se le musulman se retrouverait facilement en eux, en tout cas extérieurement en les voyant. Bon, en fait, je disais en fait, j'ai cité l'exemple des, des, des faux prophètes dans l'histoire de l'humanité. En fait, c'est une manière de dire que en fait, ces prétentions-là, euh, l'imam n'est pas le premier à avoir eu ces prétentions. C'était une manière de mettre. De... En fait, il y a d'autres personnes qui ont eu, qui ont, qui ont glané des, des foules derrière, qui ont eu beaucoup de personnes derrière, en fait, qui ont prétendu qu'ils étaient des prophètes. Et nous, et là, d'accord, que sont, qu'ils c'est des faux prophètes. Ça, il faut qu'ils savent, qu'eux, ils sont d'accord que le, le, le prophète mormon, ce n'est pas un prophète. Ils sont d'accord avec nous que d'autres prophètes que j'ai cités chez les juifs ou même chez les musulmans, et là, c'est là que je reviens sur la question, non, j'ai pas cité que des personnes qui ne pas à Allah. Si, j'ai cité déjà dans l'islam, il s'applique à Allah, il prie, il s'applique مثلك أقبل كل بروفيد البروفيد. اليهود اللي نسون في العرض ولا القرش نسون في ولكن ولكن القرش لا يعلمون. من م من مسيلما رسول رسول رسول الله إلى إلى محمد رسول الله. البروفيد لا من محمد رسول الله من محمد الله إلى مسيرة الكذب ل ل لمن تغ لمن تغ لمن تغ. مسيلما سيجى سفه quelque sorte à الله. Euh, al soit ça, ça fliait à Allah. Donc ils ne reniaient pas que le prophète est un prophète et ils ont été suivis par des milliers de personnes. Et quelle a été l'attitude des compagnons face à eux C'est ça que c'est intéressant. Eux, ils priaient, ils faisaient la prière. Et même des personnes, des érudits. La bataille de Yamamas, c'est la bataille qui a fait beaucoup plus, de, qui a fait plus de morts dans l'histoire de, islamique. De, de, de, de, de, soirs islamiques. Il y a beaucoup de compagnons arabes qui sont morts à des même. C'était la guerre pour faire terre. Hein, ce menteur qui a prétendu la même chose que les mamous, pourquoi lui serait dans le, dans le, dans le faux? Il a prétendu être un prophète, il a prétendu comme euh, être un messager. Il même il citait, même parce qu'il était plus rudit que les mamous, il connaissait l'arabe, il citait des versets et des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes ont suivi cela. Donc, la, la pertinence de, de ramener en fait de, de, de rappeler les l'histoire. Des prophètes, c'est vous dire ça, c'est une tarnasse qui a tu existé. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent être prophètes. C'est pas parce que juste qu'ils l'ont prétendu, bon, il faut les croire. Parce que les lèvres, tu les entends pas, c'est ça. Juste parce que les mains ont prétendu ça, il a dit la vérité. Alors, des milliers de personnes. Je disais même, je sais pas si je le cite dans le livre, mais c'est quelque chose que je cite souvent, euh, j'ai tout ça en tête. Le syndrome de Jérusalem, c'est connu chez le psychologue de l'essai de Jérusalem. Les personnes, dès qu'ils vont à Jérusalem, c'est comme s'ils si ils se prétendent être des prophètes. Ils commencent à. à être prophète, à se dire ils sont prophètes, à, même si des fois c'est même pas des croyants. Dès qu'ils mettent les pieds à Jérusalem, ils commencent à dire qu'ils sont prophètes. Donc, c'est, c'est un phénomène. En fait, les mâmes, on n'a rien d'extraordinaire, d'exceptionnel, pour qu'on puisse dire que même s'il y avait un prophète, l'imam serait le prophète qui qui devait venir. Il serait parmi mais beaucoup de candidats qu'on va analyser leur leur dossier et je pense pas que lui, il aurait passé s'il devait avoir notre prophète, mais bon, tous, ils ont échoué car il n'y a pas de prophète à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, et ça aussi, c'est de manière que le prophète avait raison. Le prophète avait annoncé qu'il y aura cette multitude de prophètes-là. Et l'imam en fait partie. Il y aura parmi, derrière euh, après moi, Euh, même si ça, le le n'est pas voulu, ça ne veut pas dire que c'est que 30, mais c'est juste pour un nombre conséquent. Hein? Et parmi, les y 30 qui sont les plus connus. Je peux me même pas s'il fait part de ces 30-là qui sont les plus connus et qui sont des Mentekar. Les, les Mamou, il restent encore euh, inconnus. C'est une manière juste de montrer que, bon, les Mamou n'est pas une exception dans le fait de prétendre qu'il est prophète. Il y en a d'autres qui ont, qui ont prétendu être des, des, des prophètes, qui ont eu. Les mêmes prétentions que, que les mamans, et ça n'a pas suffi juste parce qu'ils sont suivis par beaucoup de personnes. Quand on a cru qu'ils sont des prophètes, sinon on aurait su M. Moselle qui a plus de, de personnes, qui, plus intelligentes que ceux qui suivent euh, les mamans, le faux prophète. Très bien. Euh, donc, euh, je pense que pour cette question, elle est, elle est claire. Euh, et justement, euh, quand vous parliez de, de candidatures, de personnes qui. Euh, Euh, serait peut-être plus éligible. Euh, bah, les contemporains de l'imamou, euh, je pense notamment au Cher Soufi qui, qui était à son époque. Euh, quel finalement avait-il un avis sur lui, sur son appel, sur euh, euh, bah, sur son entreprise d'appeler les gens et, et si oui, euh, quel quel étaient ces euh, avis là euh, sur sur l'imamou C'est une question qui est très très pertinente, enfin, c'est une question, je me dis, peut-être j'aurais dû, j'ai pensé à mon nom de leur livre mais as le plus là-dessus. Et aussi, je veux pas tomber, parce que je sais que les, les moutrétiens sont fanatiques, tu vois. Toute référence que tu fais à leur chère, des fois c'est une manière d'encore un de plus le de glorifier, et je me dis, c'est c'est ma robot, en fait, doit les rabaisser de telle sorte que les gens, en fait, qui comprennent qu'ils sont, loin. Ouais, ça c'est... une C est, c est, je me dis c'est une obligation musulmane ou religieuse que lorsqu'une personne il est élevée il au plus au plus de son degré le rabaisser c'est voulu c'est quelque chose qu'il faut chercher donc à un moment donné j'ai hésité à mettre le plus sur leur position sur euh, sur les mamans mais j'ai pas voulu aussi donner un certain crédit à ces marabouts que, que, que ils vont passer aussi donc à euh, la <rire> au laboratoire mais bon Oui, c'est marrant, en fait, ils n'ont pas eu, les recherches que non pas, ils n'ont pas cité directement. Et ça, ça m'étonne pas, parce qu'il faut savoir, c'est des soufis. Et les soufis, ils ont un, un credo. Euh, L'auteur de Taqadis ou l'Ashkaz, il le ramène. Et ce qui est très, très intéressant, lorsqu'ils définissent définissent euh, leur voix, c'est, ou euh, un soufis, c'est Tarq al l'Ayatarak. Donc le soufis, il ne va pas, il n'y a pas quelqu'un qui va être là à, à, à s'opposer, même si, il est arrivé que, à la dimarish, si on prend l'exemple, qui va être a commencé à refuter beaucoup de choses et aussi le soufi refute aussi ce ce qui le refute à lui oui. mais si on prend par exemple à la il y a, je vis certains de ses khutba et qui n'ont pas été euh, je ne sais pas s'il a été mis sur sur place en fait il parle que ils sont son, son, son, sa doctrine et qu'il n'y a pas de prof de prof donc là dessus c'est Hamadou Bamba c'est une tourbe j'ai lu euh, des euh, une compilation de fatwas Car euh, autour ils ont fait des, des morts qui, qui sont sortis. Ça, ils l'ont tiré aussi. Ben, un autre qui qu'avait fait bon, euh, c'est Abdallah euh, concernant des des, des, des de de Shambamba. Et là, là, il y a une photo, une photo qui a été sur laquelle on posait sur, un, sur une personne qui prétendait être prophète à son époque. Et des savants de l'époque ont décrété que cette personne était infidèle. Il n'était pas d'accord. Mais Attends, pourquoi il n'est pas d'accord? Il n'est pas d'accord parce qu'en en fait, il disait que cette personne-là, les gens qui ont donné l'information, qui se dit prophète, c'est ce sont ses ennemis. Donc, lui, donc, on comprend de cette de cet avis-là que lui, donc, il est d'accord que toute personne qui dit que le prophète appelle le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'est opposé à cette fatwa car bah, il pense que cette fatwa-là, c'est l'information, ils l'ont pas eu d'une manière correcte qui fait qu'il puisse. Euh, euh, Euh, qui puisse appliquer l'anathème ou jeter l'anathème sur cette personne-là. Donc là aussi, dans, ces, dans certains de ses poèmes, dans vers de poèmes, des fois, lorsqu'il fait le madhah du prophète, il parle de khatam al-Nabiyyin. Si Je prends Omar Futu Tal, ou un Tal dans son livre, Ar-Rimah, il a un fassul, un, un bap, où il parle euh, clairement que toute personne qui prétend être prophète après le prophète, Muhammad, sallam, est un gavir. En fait... Un Tijan ne peut pas croire qu'il y a un autre prophète, car même pour les wilayah, même s'il y a une explication, c'est-à-dire Ahmed Tijan il ferme tout, il a fermé toutes les portes. Donc, il ne peut pas avoir quelqu'un qui sera au-dessus d'Ahmad Tijan appelé Ahmed Tijan. Leur compréhension, s'ils ont des explications pour ne pas froisser les autres, mais ça, ça tourne autour du fait que toute personne qui vient après lui va, va prendre d'Ahmed Tijan. Ahmed Tijani le plan du prophète Mohammed, alayhi wa sallam Donc ils n'ont pas eu, j'ai pas vu de fatwa direct et ça, ça m'étonne pas euh, que c'était pas leur méthodologie. ainsi si Ahmed Bamba, des fois, même sur les choses sur lesquelles il n'est pas d'accord, dans Tarik dit dans certains vers, tu comprends qu'il parle de ça, mais il ne voit pas fond. Et des fois même ils ont des paroles qui disent comme si Ahmed Bamba il dit c'est pour il est moins euh, virulent que euh, qu al que ne, ne ne prend pas économie. de Personne qui dit là ilaha illallah, mais leur dogme était qu'il y a pas de prophète Palfa, alayhi wa mais leur face à lui, car à Matar, là, on le ramène dans son livre qu'il y avait eu des conflits entre les mouruts et, et, et les disciples de euh, l'ayenne. Ouais. Donc, leur attitude par rapport à l'imam, on sait qu'ils ont pas, ils ont pas, ils croyaient pas les l'imam, mais j'ai pas vu de réfutation. car s'il y avait de réfutation, vraiment, qui fait être c'était son but à l'imam, mais il n'a pas parlé de, de, de, de, de, de l'imam qui fait l'arrivée. C'est le dernier livre qu'il a écrit. Avant sa, avant sa mort. Mais en faisant des recherches, il y a certaines bah, fractions de khutab, parce qu'il y a des khutbahs qu'il a fait, sur lesquelles il a insisté sur le fait, le fait de prétendre l'apostolat pour le professeur de la sallam, c'est du c'est du c'est plus récent. Lui aussi, là, de cet avis-là, il lui aussi voit que celui qui prétend être un professeur de le prophète ce que je veux de lui, c'est un café, mais ils ne vont pas la, affronter directement la. à la secte des la haine. et peut-être euh, on y reviendra sur euh, par rapport d'autres questions qui je pense qu'ils vont venir concernant pourquoi ils se comportent ainsi. Très bien Malik, vas-y, inchallah par rapport Exactement. En fait, ce qui également nous intéresse en tout cas une question que nous avons justement à vous poser, c'est que on aimerait comprendre en effet qu'est-ce qui selon vous expliquerait en fait l'omerta autour des laïennes au Sénégal mais Avant, justement, que peut-être vous ne, nous proposiez votre réponse, certainement, également, vous pouvez nous dire, si vous avez essayé, avant, justement, de rendre public votre livre, de communiquer, de rentrer, évidemment, en contact avec la communauté de la haine au Sénégal, afin, n'est-ce pas, d'exposer, n'est-ce pas, vos travaux à ces derniers, également, peut-être, dans une sorte, bien entendu, de contradiction et... Et tout ce que cela, évidemment, pourrait entraîner comme résultat dans, dans, dans votre démarche. Je serais tenté de dire pourquoi faire. C'est Ce n'est pas nécessaire d'être ton contact. J'ai écrit un livre, ils sont là, ils voient le livre. Et je disais juste, en fait, je suis tenté de répondre, mais pourquoi faire Pourquoi les contacter <rire> Déjà, j'ai écrit le livre, c'est publié, et ils, ils, ils vont le voir, ils, pour un certain moment, ils l'ont vu. S'ils veulent apporter une réplique, ils le feront. Je crois qu'il y a pas de nécessité. Il n'y a, a pas de nécessité, moi je ne trouve pas, en tout cas, pas senti cette nécessité-là de les contacter, même les livres que j'ai écrit aussi bon, je ne vais pas les envoyer à Nihon Mourid Sachant qu'au fait, leur démarche, c'est ce n'est pas une démarche d'accepter une certaine critique. En tout cas, les, les élites, leurs chefs, ou je ne sais pas comment je vais les appeler, le reste, la l'aristocratie, je ne sais pas comment je vais les nommer, en tout cas, ils ne sont pas dans cette démarche. de débat non dans cette démarche d'essayer de comprendre parce que les, les ils ont traité de d'insultes ou d'injures les, les productions sonores que j'ai fais concernant les membres non je juste un travail je trouve objectif euh, je me suis limité à ce qu'il a dit j'ai avec le déverser pourtant ils disent c'est des injures ils ont traité d'associations de, de malfauteurs, et ils ont porté plainte alors eux ils sont pas dans cette euh, dans cette dynamique dans cette démarche de discuter non ils, ont, ils veulent fois ils veulent nous redire en silence Ils veulent, ne veulent pas qu'on qu'on qu parle de de, de, de, leur, de leur secte. Ils veulent continuer à dire aux gens, et à insulter, parce qu'en fait, en quelque sorte, eux, c'est une injure qui, qui, qui porte sur le prophète, sallallahu alayhi C'est une injure à l'islam, à notre intelligence. Et ils veulent continuer à injurer, mais nous, on ne répond pas à l'injure. On essaie d'apporter, avec toute modestie, une réplique, une contribution bah, scientifique. Mais non, ils sont pas dans cette image. Donc non, je n'ai jamais, jamais pensé à... à contacter qui soit parmi eux, je le connais même pas. Je juste euh, moi je fais ce que je dois faire. Et maintenant, comment ils vont réagir Franchement, c'est comme ils disent, c'est pas être vulgaire, mais ça m'amène complètement au pôle nord. C'est ça moi. J'ai même pas réfléchi à, ce... <rire> à la réaction. Comment ils vont le prendre Non, euh, ils seront contents, ils seront pas contents. Ah, ils vont ils vont avoir cette réaction. Non. Et, en tout cas, j'ai pas j'ai pas trouvé j'ai pas pensé que c'était nécessaire. Peut-être. Mm -hmm. euh, tu me dis là, tu me poses la question là. ça me... Là, Là Excusez-moi en fait vous... de, excusez -moi, excusez -moi de vous couper, mais en fait, l'idée de la question pour vous relancer un peu, c'est euh, euh, justement rentrer en contact avec eux. Peut-être qu'il y en aurait certains qui seraient peut-être prêts à vous exposer leur, leur avis sur le sujet euh, au-delà de peut-être des recherches que vous avez déjà eu à faire pour euh, justement que… Qui est cette euh, bah, ce débat d'idées parce que dans l'histoire on, on en a connu donc euh, je pense que vous en aviez parlé lors d'un de vos dernières interviews vous parliez de d'un imam qui était sur les réseaux euh, notamment sur Facebook et qui euh, posait qui faisait beaucoup d'écrits par rapport à au lion et qui après a eu à, à se faire inviter dans un débat autour d'un débat pour discuter de bah du laïen avec un un lion. et ça a été un débat on va dire euh, euh, théologique et justement c'était le sens de la question c'était un peu ça est-ce que justement essayer de rentrer en contact avec eux peut-être que ils se pourraient être réceptifs à, à un débat contradictoire qui pourrait euh, qui ne pourrait qu'être utile pour tout le monde quoi, finalement moi ouais, je, je, je, je vois le, les, qui, tu, les mêmes qui tu fais référence on n'a pas le même pas les même approche de la chose lui il parle il d'un sujet sur laquelle ils sont à, pas à l'aise, c'est-à-dire le sujet de du mahdisme, parce qu'en fait le sujet du mahdisme ils sont à l'aise parce qu'en fait on sait que le mahdi va venir, ils sont à l'aise donc si on dit qu'ils savent que le mahdi va venir, il y a un débat qui est ouvert, donc là ils sont très à l'aise dans ce sujet-là, le mahdi va venir, mais je, ils sont pas à l'aise le fait de pouvoir, de devoir prouver qu'il y aura un prophète, le prophète c'est Mohammed, donc c'est pour ça donc ce débat-là j'ai pas suivi mais j'ai pas eu de euh, de bon retour Et, Son, le temps de cet imam n'est pas mon temps et, et même sa manière de voir les choses n'est pas ma manière de voir les choses. Euh, lui, comment il les parle, il est considéré comme, comme, comme, même si je ne le dis pas clairement, mais en tout cas, dans sa manière de voir de ce qu'on peut comme comme euh, comme un groupe parmi les groupes qui existent au Sénégal, groupe islamique. Mais moi, je l'ai dit clairement, c'est un groupe qui est un groupe, mais C'est-à-dire que les laïens ne font pas partie de, de, de, de, de l'islam. Autre chose aussi, Bah, dans l'islam moi ce que je connais des salafons, ça lorsqu'ils euh, écrivaient des livres concernant les les, les innovateurs les hérétiques ils <rire> demandaient pas l'autorisation je sais que vous ne me dites pas de l'autorisation mais c'est pas cette démarche là de, euh, de on est amis non je suis pas ami avec eux je, je, je, ce que je dis en fait c'est même pas mes paroles ils ont pas d'autre choix que de suivre la vérité Ça pas, les vêtements sont égarés. C'est cette démarche-là que j'ai avec eux. Ce que je dis, c'est pas mes paroles en moi. C'est la parole d'Allah et de son messager, des compagnons du professeur L'Human Donc, il n'y a pas à discuter même à dire on va débattre comme on débat sur un autre sujet. Même, je peux même refuser un débat, parce que je suis pas obligé de débattre. Le Sunnah, on appelle les gens vers l'islam. On, on se dit on, on trouve les moyens, on va utiliser les moyens qu'on semble les plus adéquats pour les appeler vers l'islam. Tant que ça sort pas, Bah de ce que de, de, la, de ce qui ce qui a été légiféré donc le débat ne pas même si me propose un débat non je suis pas obligé d'accepter comme les salaf n'acceptez pas forcément d'avoir les gens de l'innovation car des fois les débats ça permet juste des fois de, de plus noyer le poisson et tu n'as pas le temps de là si j'étais en débat les questions que vous me posais j'aurais même pas le temps même la moitié d'expliquer tout ceci et ça je le disais tout à l'heure ça s'est coupé pourquoi ces idées là prennent forme facilement ou que les gens suivent c'est parce que c'est la facilité c'est la médiocrité Et c'est ça que Gustave Lebon explique dans euh, la, la philosophie des, des, des foules. Lorsqu'on parle des choses terre à terre, des choses de sens commun, ce que je disais tout à l'heure, je disais, des sens commun là sur la mieux partagée. C'est ça qui faisait les choses faciles. Donc, dans un débat, en fait, un peu le temps. Moi, moi je, ceux qui me connaissent savent que j'aime vraiment. Je vous me poser une question, métallier, détaillé. Ça, ça, ça prend pas. Ça pour les, les gens de la main, les, de la foule, ça les prend pas. Ça, c'est trop lourd. C'est trop complexe très complexe. donc là c'est facile c'est lorsque c'est bâclé et dans les débats la plupart c'est ça c'est bâclé tu n'auras pas le temps tu auras pas le temps donc même s'il m'appelait en débat peut-être là c'est une piège que je le fais pour qu'il m'appelle en débat mais je ne pense pas que j'aurais dit oui forcément donc mon but c'est pas de débattre avec eux mon but poser la parole de l'Allah yahya qui a la est matin le n'am Allah Donc, je dis juste, en fait, je pas... j'étais pas... dans Donc, ce... umm... je n'étais pas dans cette démarche, ni dans cet état d'esprit. Mon but, c'était de... En fait, ce qu'on appelle... C'est ma de... ça C'est-à-dire, que... ma démarche, lorsque je parle de ces choses-là, c'est sûrement... des c'est... je me dis... Il <rire> faut que je... Je vois que des fois, comme on l'avez dit, en fait, a... ça manque, il y a une production qui manque, intellectuelle, tout le au Sénégal. Il y a un vide, j'essaie de combler ce vide-là, après le reste. Alors, je passe à autre chose donc moi ouais, je suis pas dans cette démarche mais tant si jamais eux cette démarche c'est qu'ils voudraient que certains parmi vous voudraient ça c'est pas une chose que je dis, je vais accepter ou pas je vais réfléchir et je verrai si ça se conforme à mon à mon dessin ou je sais pas par mon but euh, à mes aspirations je dirais oui ou, ou non l'autre question de Malik euh, à votre avis pourquoi cette omerta sur les Lions et on voit euh, bah, dans leur leurs euh, événements récents <rire> On a vu la médiatisation, la surmédiatisation qu'il y a eu euh, à leur sujet, avec euh, euh, parce que quand même ce que vous dites est très grave euh, et même dans dans le livre. Donc j'invite encore les gens à télécharger le livre pour ceux qui ne savent pas ce que sont ou ce qu'est le l'ayen. Euh, C'est voilà le fait de dire que en fait le prophète sallalahu s'est réincarné. Quand même, c'est une chose gravissime, et malgré tout, euh, ça passe crème, j'ai envie de dire, comme disent les jeunes. Ça passe crème, et au Sénégal, euh, on dirait plus. Tôt, euh, non seulement il y a une omerta, mais en même temps, il y a une euh, euh, propagande, j'ai envie de dire. Donc, euh, comment, euh, qu'est-ce qui, ça, vous l'explique ah, J'aime bien le mot que qu'on utilisez omerta, parce que là, on parle omerta. Hein, parce qu'en fait, on fait, on pense tout de suite à la, à la mafia, et c'est en fait parce que si, la réponse elle est là devant nous. Parce qu'en fait, c'est euh, les confréries au Sénégal, c'est un business. En fait, on fait, chacun fait ses affaires de son côté. Donc, tu m'embêtes pas, je t'embête pas. <rire> chacun s'occupe de ses, de ses pots cassés. C'est exactement ça. Donc, oui, ils sont. Le mourir ne va pas parler de, des au cas il va aller. Les mamans le va répondre et ça peut casser son business. Donc, il n'a pas besoin là. Lorsqu'on est dans la mafia, lorsqu'on est dans, dans un business qui est sale, on n'a pas, on veut pas beaucoup de bruit. Donc, ça se fait. Secrètement. Alors, je secrète-moi. Je crois que j'ai compris l'image. Donc, oui, le mourite, le tijan, bah déjà, chacun a pris un chemin qui n'est pas le bon chemin. Donc, tu me laisses tranquille, je te laisse tranquille. La deuxième chose aussi, l'islam, lorsqu'on l'a divisé en groupes, chacun défend que ses intérêts. Tant que, donc, l'imam, ce qu'il dit, ça ne, ça ne remet pas en cause les intérêts de, de Bamba. Ce qui dit ne remet pas en cause les intérêts de de, de, de, de maliksi Donc, à ce moment-là, puisque moi, je m'identifie, la personne s'identifie en tant que mourite, tant que l'imam ne s'attaque pas Ahmed Bamba, il va pas avoir besoin, il va pas sentir la nécessité de le, de le dénoncer. Ben, moi, je m'identifie en, en tant que Tijan, tant que les laïens ne s'attaquent pas ben, à je m'attaque pas. Donc ça, c'est une autre chose. C'est ce qui explique aussi que donc, eux, ils n'ont pas Ce qui les intéresse, mais c'est le comportement qu'ils ont avec toutes tout les rives qui existent qui, qui au Sénégal actuellement. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit des, des balivernes, tu verras bah, que il, bon, il disent rien. Parce que la personne, peut, tu peux insulter Allah, c'est un messager, mais si tu touches au mouridisme, là, tu restes, si tu es au Sénégal, je te donne 5 minutes, ça y est, tu, tu, tu vas t'excuser, tu... Vas sinon tu tu, tu, vas, tu on, va on va aller te rendre visite à l'hôpital ou dans ton pareil pour les pour les tijanes. donc ils chacun défend son territoire c'est ça la mafia c'est pareil la mafia, c'est euh, merta qui euh, c'est exactement ça c'est on est dans une mafia chacun surveille son territoire tant que tu t'empêtes pas Nam, sur mon secteur je te laisse euh, je te laisse tranquille Ah aussi aussi on problème un de psychologique. Donc, okay, on peut avoir, bon, je pense que la même psychanalyse, si on peut la psychanalyse, que les Sénégalais aussi, comme ça, les Sénégalais, sa doctrine, c'est de dire connaître le Il faut ce fameux mano, c'est-à-dire ne, ne jamais heurter l'autre dans sa euh, la sensibilité, ne jamais bah, dire quelque chose qui, qui, qui, qui, qui ne plaît pas l'autre. Et un jour, je suis tombé sur un. Je suis tombé sur. Euh... Je sais pas si c'était un. Je vais l'appeler. Euh... C'était comme un registre, ou en tout cas, c'était comme des lois, des codes, qu'une société sénégalaise. c'est En tout cas, c'était une société sénégalaise qui avait fait ces. Euh... C'est des... comme des articles de loi. Et bon, qui ils... régissaient leur société. Et parmi les articles qui étaient, ma... étaient marqués noir sur blanc, au mensonge qui dure. 40 ans devient une vérité. En fait, je, me suis dit, la... je sais pas que ça a été codifié, mais c'est ce qu'on vit. Et Sénégal, et Sénégal, ils vivent comme ça, fait une bouillarde de En fait, les Sénégalais, ils ont un problème avec le mensonge. Voilà. Donc en Sénégal, c'est comme ça qu'ils ont cette relation avec le mensonge. Le mensonge, en fait, c'est pas, ça fait pas partie des, en tout cas, des tares de la société. C'est triste de dire ça, et peut-être ça va On a On n'aura pas le mensonge. Déjà, le, Sénégal, le Sénégalais fait partie de la sagesse. On dit pas un adulte qui ment, tu mens. Même si bon, ça, on peut trouver des, des références islamiques. Et, et c'est ça qu'il applique. Si tu vois au début les mourides, les mourides n'étaient pas acceptés par euh, la société sénégalaise. Au début, ben, ils étaient critiqués. Ils étaient critiqués, les bafels étaient critiqués, maintenant ils sont acceptés. Les Tegan, ils critiquaient les bavards, ils critiquaient les mourides. Mais Maintenant, j'accepte les bavards. Tu même au sein du mouridisme, au début, les chimpanzés, ils étaient très critiqués. Mais lorsque il est mort, ben tu c'est qui qui qui qui qui, qui, l euh, qui a demandé qu'on puisse venir l'enterrer au au etc pour de manière de le bénir. Et puis, le, le temps, lorsque si tu prêtes un mensonge, le plus qu'on va dans le temps, le plus les gens vont accepter. Il faut juste que le mensonge il reste. Et ça, en fait. C'est exactement ce que veut le Sénégal. Donc, les Laïe, en même maintenant, ils sont acceptés. Même si au début, on voit clairement que les mourites, c'est ce que Matar il y a des, des, des, des conflits entre eux. Même Matar dit disent que ce qui a empêché les membres d'être suivis par des Sénégalais, c'est à cause de ces Il le dit noir sur blanc. Mais le plus on avance dans le temps, le plus ils sont acceptés. En même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est non oui. C'est une manière que on voit pas ce, on va se chamailler. Et comme ça, personne ne va froisser l'autre. En plus, il y a une autre chose qui fait qu'ils sont obligés maintenant d'être de, de, de serrer les coudes. Ils sont attaqués de par d'autres. Les ressources sont là. Il y a des personnes des Salafioun qui sortent, qui les attaquent. Donc là, il faut qu'ils se, qu'ils se réunissent Donc ils vont fermer les yeux sur les erreurs des autres pour les uns des autres pour pouvoir se se protéger et faire un, un et les laines, ça, ça les arrange. Même les les les rois des chiites, ils ont tenté ça. Et ils avaient bien compris ce qu'il fallait faire. Mais bon, ça n'a pas réussi, ça n'a pas donné. Mais ça peut réussir un jour. Ils ont vu que voilà, sur les, les filles, ils attaquent les soufis. Donc on vient, bon, on s'immisce, on, <coughs> on se, on se, on pose comme un autre groupe, une confrérie. Bah c'est les Wahhabites qui, to qui tombent, sur tout le monde. Les Laih, ils ont réussi ça. Maintenant, c'est pour ça pourquoi je te la démarche. Il faut pas avoir cette démarche. Les mêmes que tu m'avais dit, ton fait illusion. C'est ça son problème. Cette démarche-là, les Laih, on doit être ferme. montre clairement ils font pas partie des confréries lorsqu'on parle des Mourides des Détayards on parle des musulmans d'une manière générale c'est <coughs> de, des groupes musulmans mais ce n'est pas un groupe musulman et ça il faut qu'on soit ferme là dessus qu'on n'aille pas la même euh, les mêmes pareil pour les Coranistes qu'on n'aille pas les mêmes positions la même démarche qu'on a envers les Mourides et qu'on ait la même chose avec l'Haye parce que c'est qu'ils veulent qu'on les accepte comme une confrérie musulmane si ils sont acceptés ici ben ça y est ils ont réussi comme vous voulez faire les les <coughs> Euh, les les les droits je reviens à la question et tu rajoutes si raj... si raj... à ça la première question deuxième que je m'avais posé bah Les Sénégalais pensent, la plupart des Sénégalais pensent que ce qui ramène la division, c'est de critiquer les groupes. Donc ça permet les lines d'exister. Puisqu'on dit que faut être manou, il faut pas critiquer les gens. <rire> si tu critiques un groupe, ça ramène la division. Donc voilà. Donc les gens se taisent en disant chacun croit ce qu'il croit chacun on est tous on est tous musulmans. Et c'est là où la nécessité bah qui qui, qui, qui s'implique en nous où là cette cette urgence qu'on soit très ferme mais qu'on qu redouble d'efforts. pourquoi les gens cuisent là, se réveillent, comme tu as dit, ils sont acceptés même par l'État. et C'est quelque chose qui n'est pas normal. Ils sont, ils sont reconnus comme une confrérie musulmane à part entière. Et là, ils sont contents, ils ont réussi leur truc. Après, maintenant, ils vont mettre la gêne au fur et à mesure de dire que, que, leur, que leur gars est un, est un prophète. Donc, c'est pour ça, là... Le livre de but c'était une, c'est un, ta, un tas de vulgarisation. C'est-à-dire que les gens puissent savoir que l'imam, il a dit que un prophète. Car, là, ils dans, beaucoup de personnes disaient, non, l'imam, on n'a jamais dit que un prophète, c'est les, c'est ou c'est les autres qui les accusent. Maintenant, qu'il soit clair qu'ils disent que l'imam, c'est un prophète, peut-être ça va éveiller les consciences. Comme tu as dit, là, ils vont évoluer la gravité des choses. Même si je m'entends pas à des, que les marabouts, ceux qui vont s'en charger ou vont avoir une attitude, pour protéger l'islam, car c'est ce pas leur but. Leur but, c'est de protéger l'héritage de leur de leurs ailleurs. Mais peut-être, les personnes quand même qui sont dans ces, ces groupes-là, qui ne cherchent pas la vérité, qui voilà qui n'ont pas encore un peu de... Um, ce fil, je ne sais pas, une jalousie non, dans leur cœur concernant l'islam, peut-être ils auront une démarche qui va atténuer bah, cette montée en puissance de l'ayel, car ils sont en train de faire une montée <rire> en puissance. Bon, Malik, je te laisse... Euh poser, on va dire, la dernière question avant qu'on passe rapidement à une partie euh, euh, ambiguïté, on va dire, on va l'appeler comme ça. Donc, euh, Malik, euh, vas-y, s'il te plaît. OK. Euh, donc, Imam, euh, évidemment, vous veniez vous-même de parler en fait euh, du mensonge justement autour de toutes ces questions-là, disons, en enfin, fait, entre guillemets, de toutes euh, ces croyances. Et au mensonge, comme vous le savez, il faut évidemment peut-être essayer de l'éradiquer. Et donc, Si, dans ce sens-là, nous allons en fait essayer d'éradiquer ce mensonge-là et que vous, vous avez fait évidemment de soi décrire, mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas penser à aller maintenant dans des dialogues, confronter les gens justement qui, qui émettent ces idées-là, qui sont absolument mensongères, comme vous venez de le dire. Et donc, à partir de là, on pourrait certainement vous demander quelle euh, peut-être solution vous préconisiez pour que... En fait, nous puissions avoir au Sénégal, en quelque sorte, des dialogues entre les différentes croyances et donc autour, en tout cas, on va dire d'une table scientifique. Je veux dire par là, en fait, qu'on discute de façon scientifique de toutes les croyances qu'on envoie ici et là des représentants pour discuter, enfin les uns, les autres, de ces questions-là, mais de manière scientifique. Ouais, je, moi, je dirais, le mot « dialogue » me dérange un peu. C'est ce que tu veux dire par « dialogue », moi je, je, je pense que tu veux dire par « dialogue », tu vises surtout un débat Oui, exactement, c'est dans ce sens. Quand je parle de « dialogue oui. », c'est-à-dire qu'on oui. arrive à amener des gens oui. qui vont confronter leurs idées qui vont essayer, oui. évidemment, d'argumenter. Parce qu'en effet, je pense qu'il y a aussi des contraintes au niveau de l'écriture. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui lit, et quelquefois, peut-être travailler également sur ce genre de débat-là. Encore une fois, je comprends la contrainte du temps qu'on va pas vous laisser certainement détaler complètement vos idées. On va ici et là essayer de vous interrompre, et cela n'est pas un travail facile. Encore quand nous parlons de religion, on aimerait véritablement que la personne puisse expliquer les choses de fond en comble. Mais non. quand nous nous avons également l'autre contrainte, en fait, c'est-à-dire l'accès à l'écriture, les gens qui sont évidemment pas les lettrés. Donc, euh, comment on fait avec ces gens-là oui. Et en plus, euh, bah, pourquoi, pourquoi le mot dialogue euh, vous dérange aussi Parce que... <rire> Tout à fait, tout à fait. parce que dans le dialogue en fait c'est un mot déjà qui revient souvent lorsqu'on parle de, de dialogue et de religions une manière de trouver des comptes des compromis pour pouvoir aller ensemble même si je compte le faire ce qui visait dans le dialogue c'est ça c'est le c'est le, le débat contradictoire mais en fait le débat contradictoire, il y a plusieurs manières de le faire on n'est pas obligé d'être autour d'une table vrai, je, je fais des audio, je fais des, des, des productions sonores mais c'est en réponse à certaines ambiguïtés qui sont propagées ils le il y a des fois ils répondent ça c'est efficace il y a un dialogue il y a un débat je crois que le débat c'est pas forcément qu'on soit en face à face oui c'est vrai que c'est pour ça que je vais pas laisser les, les productions sonores que je fais bien sûr je... d'autres personnes le font je, je parle de moi mais il y a beaucoup de frères qui, le, qui, qui, qui font ce, ce travail mais je pense que ça C'est en train d'être fait. Il y a aussi des débats. Des fois, il y a des débats. Moi-même, j'ai débattu plusieurs fois avec des Mourils, avec des Tijanes. Il y a eu au Sénégal. Il y avait des... ça dans C'était très... Franchement, c'était intéressant. Je suis pas contre tout débat. J'avais connu un exemple. J'avais deux amis, ils étaient des Niazènes. Franchement, je les parlais plusieurs fois, mais j'ai réussi, franchement... À... En tout cas, ce qui a... permis, quoi, à participer, que j'ai pu réussir à les faire sortir de ça, c'est un débat que Ossaz Mokebe avait fait avec euh, euh, sur la, la vision, le fait de voir le prophète. Donc oui, ces débats-là, il faut, des fois, il, a, il aura de ces débats-là. Mais mm. ça n'a une euh, un but. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on recherche forcément à débattre. Parce qu'on peut faire passer nos messages sans débattre. ça y Le message passe sans prendre un débat. Ça passe par l'écriture. Les, les c'est vrai que beaucoup de personnes les plus pour quand même. Ça répond encore à la première question que je me suis dit. Lorsque j'écris, il faut pas que ça soit trop long. Parce que les gens sont paresseux. Là, mais, même paresse intellectuelle. Même chez les intellectuels, les, les gens n'aiment plus lire. Même j ai, j ai, Ça m'en fout. J'ai vu qu'ils ont inventé mais des, le fait de lire des, des, des, des livres. Sinon, je sais même pas pourquoi les gens font comme si c'était normal. Ils payent pour... Que... Tu écoutes le livre, tu ne le lis pas. C'est des choses... À moi, qui, qui, qui, voilà, le niveau... dans la paresse intellectuelle. Les gens ne veulent plus. personne, peu de personnes qui, qui lisent. Donc oui, il faut parler. Il faut avoir des débats. Même ces débats, des fois, qui sont faits à distance. Il faut des débats, mais ce sont des débats ciblés. Car vous savez, quelque chose, c'est quelque chose qui est très net qu'on regarde. Je me souviens Hassan, Hassan, euh, lorsqu'on était avec lui, un jour, je ne sais pas c'est si moi en tout cas, il a posé cette question, l'opposé sur les groupes. Pour les gens. Il m'avait donné, il avait fait... Une, euh, en tout cas, une, il avait fait un image, il avait il, avait, il, il a pris ça, créer il est allé au tableau, il a dessiné, je crois, trois sous. Il a dit de l'eau claire, bah, limpide ou euh, potable, c'est la CFIA. Et il a mis que les deux autres sectes, c'est de l'eau-là qui sont troubles. Et c'est je me dis en fait, dans un débat, tu mélanges les idées. L'eau trouble, bah, il, il ne risque pas grand-chose lorsque tu le mets avec de l'eau propre. Il risque juste d'être même un peu purifié, mais l'eau. trop risque des choses car les shubahat comme ils disent c'est pour ça donc il faut pas trop chercher forcément que ce soit dans un sens où on va mettre même des idées des des ambiguïtés dans dans des cœurs qui qui on pas bosé ou qui qui dans ce savait même pas Donc, il faut qu'on soit vigilant dessus. Oui, il faut des débats. Il des débats qui sont piégés. Comme moi, quelqu'un comme moi, je sais que jamais on va m'éviter dans les plateaux TV parce qu'ils savent que les choses, c'est interdit. Et ça, c'est piégé. C'est-à-dire, je peux pas dire dans un débat télévisé que les membres, c'est un quête Et si je dis pas ça, je suis piégé dans mon débat. C'est-à-dire, si on me laisse pas le fait que je, je, je dois, euh, euh, dans mon, dé, dans le débat, que moi, ce que je dois, Bah, argumenter, c'est de montrer que l'imam est un menteur et que je dois et que laisse l'opportunité la, ou la liberté de choisir le mot que je pense que c'est le mot qui va porter plus plus, mon, mon débat il, il est piégé. Et dans les télé télévisés, dans la... je ne peux pas. Même au Saint-Denis-Mort, un jour à la débat le gars il a demandé ça. C'est piégé. Qu est-ce que, est que, tu, dis, est que tu, tu crois, Ahmed Bamba, est-ce que tu crois Donc pour le piégé, si il répond oui, ça c'est fini. Donc c'est pour ça Oui, les réseaux sociaux, on doit l'utiliser. Moi, je cherche à débattre, je, des fois. Il y a des personnes, je sais que ceux-là, il faut débattre avec d'autres personnes. Ça sert à rien. Oui, il faut se débattre contre le droit, mais il faut pas penser que le débat contre le ne peut pas Ça passe par ce qu'on fait. Donc, je disais que les dialogue ça passe par ce qu'on est en train de faire. C'est quelqu'un qui là il va écouter ça, s'il a des choses à répondre, il va les, il leur répondre il va propager. De Donc, après, déjà, le dialogue, le débat qui est fait, le débat contradictoire qui est fait autour de une table, c'est quelque chose de bien des fois, mais c'est quelque chose qui doit être visé. Même, ça ne doit pas être euh, comme le font beaucoup de personnes. Et ça, si on revient, parce qu'aujourd'hui, c'est un, une soirée littéraire, mais si on revient même sur Salaf Salah, tu vois, certains savants comme Imam Ahmed, euh, comme la Jouri, Lorsqu'il parlait d'interdire le débat du même absolu avec des gens, les vacances c'est dans ce but-là. On ne peut pas dire c'est interdit de manière absolue car on sait que certaines salles ont fait le débat. Mais en fait, c'était pas ça leur but principal. Ils propager. Pourquoi? Même on leur dit, si quelqu'un euh, tu tu tu, tu, tu as la vérité et quelqu'un il veut débattre, il dit clarifier la source de l'adresse On peut te dire que des fois on peut en avoir besoin, comme Abbas en avait besoin, comme Abd Amorem Aziz, il, il a organisé des débats comme chez SMT, mais il a organisé des débats avec les gens de la Mais la plupart de leur temps, c'était à l'époque c'était l'écriture. Ils pouvaient passer leur temps à les refuter. Et actuellement, c'est avec les, les plateformes qu'on a, euh, Twitter, Youtube, bah, WhatsApp, c'est là où le travail se fait. Se fait réellement, mais ne pas se fixer forcément pour qui ça soit clair. Parce que notre but, nous, ce n'est pas qu'eux, que ils qu soient contents ou qu'on ait un débat. Non, notre but, c'est que qu'on clarifie la vérité. Si on arrive à clarifier la vérité sans pourtant passer par un débat contradictoire, on a fait notre but. Mais des fois, maintenant, on veut que ça, comme je dis, les soufis qui, qui, avec qui on débattait sur WhatsApp, c'est eux qui nous ont donné un peu de. Parce qu'avant, le soufis va attendre, ça, la fille va se voir, il ne va pas l'écouter. Mais eux, sont dans nos groupes, bah, on débattait avec eux. Et le soufi voit qu'il y a une telle personne. Une telle personne, c'est un, un soufi, c'est un va écouter c'est comme ça que beaucoup de personnes ont connu la salafie. Donc ça, ça peut être... Euh, bien sûr, ça peut être bien. Mais en tout cas, pas, ça ne doit pas être un but en soi. Dans, dans euh, je crois ça rentre dans ce que vous dites dans le débat ou entre guillemets, <rire> le tchaloc. Très bien. Euh, c'est clair. Euh, ouais euh, donc... Euh, Par rapport, par rapport à la solution, on peut retenir que vous êtes plutôt dans la méthodologie de, bah, de toute façon, partager, quoi qu'il en soit, essayer de partager au plus grand nombre, de vulgariser euh, et pas forcément d'avoir cette confrontation. Donc, euh, ça, je pense que c'est clair. Euh, bon, le temps qui nous était imparti est vraiment presque terminé et je ne sais pas si. Euh, Euh, dans l'auditoire, je ne sais pas si c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, euh, ceux qui nous suivent, euh, s'il y en a qui voudraient prendre la parole, parce que bon, on a encore pas mal de questions qu'on voulait poser, mais euh, faute de temps et surtout comme il commence à se faire tard pour certains, euh, peut-être qu'on va poser encore une ou deux questions. Euh, Malik, si tu étais d'accord et, euh, et comme ça, après, on va On va se quitter, Inch'Allah, si jamais il euh, n'y a pas d'intervenant ou bien de personnes qui veut, qui veut intervenir. Oui, euh, oui, je, je crois que c'est ça. C'est ça qu'on peut faire parce que là, alors. on va se faire tard, donc euh, laisser la parole à des gens qui veulent intervenir ou sinon on pose les deux questions et après, ouais. on verra qu ce qu'il faudrait faire. Oui. Euh, donc, euh, n'hésitez donc, pas pour, euh, pour essayer de, de participer. Donc euh, on va on va quand même poser bon des questions Imam cette fois-ci euh, parce que c'est bon de on va dire de se mettre à la place de, de l'autre et je pense que vous avez vous avez fait cette démarche euh, en allant justement à la source euh, enfin euh, à, un livre, à, leur riv, à leur livre référence mais il euh, y a des versets ça et là qu'on entend souvent qu'ils qu'ils disent d'ailleurs on a on a pu vous voir en réfuter certains. D'ailleurs, on invite les gens à retourner vers les vidéos dans Al-Quran. Mais ce verset-là, comment on y répond Parce que pour eux, ce verset parle de redonner la vie deux fois. C'est le verset où Allah, a dit « Rabbana'ma tanasnatayni wa ahiyaitan asnatayni fa'antarafna bizounoubina fa'halila khurujil min sabil." Euh, euh, dans le sens rapproché de la traduction, euh, les gens, les gens euh, certainement les gens de l'enfer, et qui diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et redonner la vie deux fois, nous reconnaissons donc nos péchés, y a-t-il un moyen d'en sortir? Donc, euh, euh, pour, pour des gens qui parlent de réincarnation, de possibilité de revivre, euh, est-ce que ce verset-là n'est pas en leur faveur ou, euh, enfin, n'est pas explicite par rapport à, à notre question? Ce verset, en aucun cas, ne peut. En fait, ce verset, ils peuvent l'utiliser quand un attestant fait une chose. Pour essayer de dire que Tadna sort X, c'est-à-dire le fait que est à la réincarnation. Comme les héritiers, à chaque fois qu'ils prennent un verset ou un hadith pour, pour appuyer leur, leur délire, Bah, en fait, si tu regardes les c'est un verset qui est contredit Ce verset-là ne parle pas d'un au contraire. Ce verset... Euh, Il n'y a aucun parmi de les savants des exégètes qui, qui a compris ce verset-là comme étant un nasur. Parce que c'est un c'est une doctrine qui s'oppose à la doctrine... des messagers, la réincarnation. Parce qu'il y a deux doctrines qui s'opposent. Il y a la doctrine qui, qui veut qu'il y ait une résurrection et qu'il y ait un jugement. Cette doctrine-là, c'est la doctrine prônée par tous les messagers et tous les prophètes. Pourquoi Allah s'adda saut so ala, lorsqu'il a cité tous les, les fondements des, des messagers, il a dit Inna la la, wa dire, il a parlé d'Iman de, de, de Billah, Imanu et il y a une autre doctrine qui s'oppose à la doctrine de la résurrection et ces doctrines là parmi ces doctrines là là la sur la réincarnation car lorsqu'il y a réincarnation il ne peut pas avoir de jugement dernier parce qu'une un, un, âme qui se réincarne plus son corps quel est le corps qui sera euh, qui sera qui sera jugé alors que là le verset parle de, de deux vies et deux morts et eux la réincarnation c'est pas deux vies et deux morts la réincarnation c'est perpétuel et là c'est des gens qui disent qu ils sont réincarnés en plus eux ils parlent de réincarnation que de l'imamou et des ça et les autres pourquoi ils sont pas au courant de la réincarnation J'étais qui avant, moi j'étais qui avant. Donc si les hommes voyaient ça, ils ont été conscients de leur incarnation et que ça prouve que donc ils sont réincarnés. Bon, donc toute autre personne normalement devait être en de sa réincarnation. Ces versets là parlent comme euh, le dit Il Abu Jaber Tabari si cite certains d'Abdul Hamid al-Bas et d'autres. Abdul Hamid a dit que ces versets là c'est comme le verset dans d'autres Bâqarah. Kafatak furoon bilâ wa kuntum mu'ata. Comment vous pouvez me croire, Allah subhanahu wa taala, alors que vous étiez. mort. C'est-à-dire, la mort, c'est avant d'être vivant. C'est la première mort. On n'existait pas. Il a pris sa mort. C'est-à-dire, lorsqu'on nous venu ici, il va nous faire mourir. On va être ressuscité. Il n'y a aucun compagnon, aucun exégé parmi les égètes qui, qui a compris ce verset-là comme étant à Tanasur. Là, Ce verset-là parle donc d'une manière claire, bah, que, c'est, là, là, on a vécu, on a été, on n'a pas existé, puis on a vécu, puis on est mort, puis on a ressuscité. En plus, si il regarde bien ce verset-là. Ce verset, s'il parle de t'attention, ça ne peut pas être pas de t'attention, parce que c'est les kofars qui parlent. Les kofars, ils ont parlé, ils ont demandé de revenir plusieurs fois à Allah, subhanahu vous plaît. Dans le Coran, tu verras que plusieurs fois, les t'attention, Lorsque des fois, dès qu'ils vont se, lorsque les coufards, lorsqu'ils vont se, lorsqu'ils al dès qu'ils s'élèvent al-Qi'am, ils demandent de revenir. Donc s'ils étaient dans un ils ne pourront pas demander ça. C'est bête. Et ils sont réincarnés plusieurs fois. Ils n'ont pas pu réussir. Est-ce qu'ils vont demander donc de revenir? Donc là, donc ils ont, ils ont une, une là ils demandent d'avoir un, un retour parce qu'ils n'ont pas eu cet. cette chambre-là. Pourquoi lorsqu'ils seront dans l'affaire aussi, ils vont demander encore Allah, subhanahu wa ta'ala, de pouvoir euh, laisse-nous partir pour faire ce qu'on ne faisait pas. Car la doctrine, la réincarnation, c'est une doctrine en fait que la personne, soit il, il, il évolue. C'est pourquoi ce qu'ils appellent le karma. Il y a beaucoup qui parlent de karma. Ils ne savent même pas que ça, ça s'agit de karma. Mais la personne, il revient, il revient, il évolue, il évolue, il évolue, il évolue ou il redevient. et je sais pas il, il regresse jusqu'à ce qu'il devient un allemand, etc. Mais avec ses, ses, ses vies, bah il va se faire il va se, se, se rattraper. Là, on parle de -qiyam. et c'est les kofa qui sont en train de de parler. Oh Seigneur, tu nous as fait vivre de voix. C'est la vie le plus juste. Et les, les autres avis ne parlent pas de ce qu'ils parlent de. Les autres avis parlent de peut-être le fait qu'on les fait revivre Dans, dans la tombe puis les faire mourir ça se dit le site mais on dit est ce qui est visé, c'est cité déjà que ce qui c'est ce que la personne avant on était on n'existait pas Allah nous a fait vivre puis on va mourir Allah nous a faire nous a fait revenir il parle que de deux que de deux vies et la réincarnation c'est pas deux vies c'est une multitude de de de, de de de vies ce qui prouve que dans ceux qui sont en train de euh, ce verset là bah, ni, ni de près ni de loin il ne parle de là de la résurrection même, même si ce verset parlait de là de la réincarnation après <rire> ça nous prouve quoi il faudra prouver que donc euh, euh, Mohamed et les c'est mots il faut approuver ça et en plus la deuxième chose qu'il faut pas oublier que le, même l'islam ne nous parle pas de risa qui se, parce qu'il parle pourquoi il parle de réincarnation il parle de deux fois de de le prophète Mohammed sur le physique de l'Imamou donc dans le physique de l'immamo et le Isa dans le physique de de Isa Fatou et Isa Ibn Fatou pour faire les il s'appelle le même mais Isa ibn, ibn Fatou Isa Ibn Fatou c'est le fils de de mais en fait le, les textes ne nous ont jamais parlé de réincarnation c'est pourquoi j des fois ils n'interprètent même pas les textes c'est-à-dire c'est qui qui qui tape à côté les textes nous parlent de de Isa qui redescend Et lorsqu'on voit dans le Coran, on voit, voit qu'il y a ça, il ne s'est pas, pas réincarné. Il dit J'étais, dans la fin de ce temps, il dit que lorsque j'étais présent auprès d'eux, j'étais témoin. Et lorsque tu m'as fait monter, ça y est, c'est toi qui savais ce qui s'est passé. Il ne s'est pas réincarné plusieurs fois. Donc tous ces versets-là, en on cas, pour ne pas faire long, n'invitent pas du tout la réincarnation. Ça parle juste, donc, euh, à, quand en Waten, qu'on était déjà mort, puis Allah nous a fait vivre. C'est-à-dire mort, on n'existait pas. Qu'on appelle à l'Arabe, ce qu'il appelle maout. Le maout, le fait de ne pas exister, c'est maout. C'est c'est une sorte, c'est comme si la personne, puisqu'il n'existe pas, il est mort ou elle est morte. Donc, plus Allah nous a fait revivre, on a existé. Puis, il va nous faire mourir. Puis, il va nous faire ressusciter pour nous, pour nous juger dans nous ne de près de Ça ne de rien qu'un mensonge. Très Bah, je pense que Euh, par rapport à nous nos questions que nous avions, on peut on peut s'en arrêter à là, Inch'Allah. Et euh, peut-être les différents intervenants, ceux qui veulent intervenir. Moi, j'ai reçu une question d'un frère euh, qui demande à l'imam euh, si, euh, si vous vous sentiez menacé après bah, la publication de votre ouvrage. Et, euh, donc, euh, voilà. sont euh, <rire> Je sais pas. Euh, non, j'ai pas. Vous avez reçu aussi des menaces. Aussi, ou euh... En tout cas, dans le passé, vous nous dites bien que vous avez eu euh, à essuyer une plainte? Voilà, je pense qu'ils ont. C'était euh, la leur démarche, démarche des plaintes. Parce qu'ils ont des. À l'époque, je pense que c'était leur. Euh, euh, et le procureur, je ne sais pas c'est pour le général, en tout cas, je ne sais pas si partie de cette secte-là. Donc, à l'époque, avec le, système, c'est facile. Donc, ils avaient porté plainte. Même les journaux, ils ont dit, j'ai, fui le Sénégal. Moi-même, <rire> des frères ont été arrêtés. Ils ont été mis en prison. Les frères qui ont diffusé certaines vidéos que j'avais, j'avais fait, ils ont été mis en prison. Ils ont, ils ont fait six mois de, de plaisant, retour de parquet, etc. Ils n'ont jamais été jugés. Et bon, là, le procureur, il parlait d'associations, de, de malfaiteurs, euh, et jura ministère public, de tout ça, blabla, qu'ils sont, qu'ils ont l'habitude de dire. Donc, là, j'ai vu juste son message qui dit, on va porter plainte. Je lui ai dit, tu veux dire, on va encore, Porter plainte. Vous avez déjà porté plainte. J'ai vu un message comme ça qu en disant que vous ne traitez de fou. Non, ils vont porter plainte. Mais franchement, je ne fais pas trop de soucis là-dessus. Quelle soit la chose qui doit arriver dans notre vie, euh, il arrivera. Ça ne nous empêchera pas. En tout cas, de, en tout cas est, on ne parle même pas de courage parce là, on a, on a un certain privilège d'être à l'extérieur. Donc, leur, euh, ils n'ont pas trop de solutions pour porter plainte. Des fois, ça peut pas arriver que tu arrives au Sénégal. que tu fais tes vacances là-bas, lorsque je partais au Sénégal, je vous dis peut-être mon nom est là, tu vas, tu vas en prison, ça peut arriver, mais c'est pas des choses qu'on ne réfléchit pas là-dessus, c'est pas quoi des choses qui sur lesquelles on, on s'attarde trop. On fait ce qu'on doit faire. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est d'être juste, de ne pas dire des choses qui sont fausses. Ça, franchement, c'est mon credo je ne pas accuser quel que soit, même si c'est un cas fait d'être d'avoir le insha'Allah que devant Allah wa que ça se retourne contre moi. Voilà, la seule chose qui me préoccupe. Tout ce que je dis et j'écris, la seule chose qui me préoccupe, est-ce que j'ai pas dit des choses qui sont qui sont erronées Qui peuvent, euh, euh, sur lesquelles Allah peut m'en prendre rigueur le jour dernier Le reste, euh, le tabakkal, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Inshallah. Inshallah. Barak al-Mawfikum wa sallam alaykum. Malik, je pense que qu'Inshallah, on peut s'arrêter là, parce que voilà, je pense qu'on a fait deux heures de live. Et... Euh, Euh, donc euh, ce fut vraiment un immense plaisir euh, d'accueillir euh, imam faden ga qui est l'auteur euh, du livre la secte des Euh on a pu passer en revue euh, je pense beaucoup de questions sur euh, sur le livre en question et sur les la euh, en particulier et euh, et donc j'espère que ce fut euh, bénéfique pour tout un chacun et en tout cas on a on a appris beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de choses plein de choses Et euh, euh, j'espère aussi que, comme l'imam l'a si bien dit, que les gens la, prendront la peine de lire euh, le livre. En plus, le livre il est, il fait qu'une soixantaine de pages, donc euh, vraiment très facile à lire. Et, euh, et ça permettra à tout un chacun de de connaître euh, finalement les arguments et de se faire une idée et, et de pouvoir aussi euh, appeler ses, ses proches parents s'ils sont, si jamais ils sont dans dans, dans des choses euh, Euh, lié au laïd, qu'elle là nous en préserve. Donc, euh, Malik, je ne sais pas si tu avais euh, quelque chose à dire par rapport à ça, et après, comme ça, on va donner la parole à l'imam pour, euh, pour son dernier mot, et après, on va... Bon, son dernier mot pour euh, le live. vous avez compris. Et... Non, certainement, certainement, juste des remerciements et prier mm -hmm. pour l'imam, parce que, véritablement, les interventions étaient absolument pertinentes, et nous croyons sincèrement que Les gens qui étaient là n'ont profité, comme nous également, en avons évidemment fait de même. Et nous espérons que peut-être ce genre de rencontres, évidemment, pourront encore avoir lieu dans le futur. Et Sinon, il n'y a pas il y a pas grand chose véritablement. C'était véritablement passionnant et on s'en réjouit. Nous remercions l'imam et qu'Allah nous aide pour les prochaines rencontres. Ah, amine, Amine, Karla te récompense grandement toi aussi pour euh, ta diligence et le fait d'avoir bien géré vraiment le live. C'était notre première expérience, donc vous nous excuserez s'il y a eu euh, des euh, défaillances. Euh, Karla nous pardonne et Karla accepte. Donc, euh, Imam, on vous, on vous laisse la parole pour euh, peut-être un, un dernier mot. Après. On va se quitter. Inch'Allah Déjà, je tenais à vous remercier, Inch'Allah pour euh, déjà cette invitation et aussi même le La participation, les remarques que vous avez fait sur le livre, les, corrections qui ont été apportées. Je vous remercie vraiment, euh, je sais pas comment, exprimer ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous contribue bien, bien, et, et je vous encourage dans ce travail-là, cette, euh, cette entente, ce projet, qu'Allah le, le bénisse, c'est projet qui, que, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vous ayez plus que ce, ce que vous espérez en mettant ce projet en, en place. Et surtout ça, maintenant, ça me, Je pense que ça me, ça me, ça me rejoue des fois de partager, des fois, lorsque j'entends, lorsque tu as présenté cet entail, je me dis ce n'était pas les seuls donc à penser que des feuilles en vide euh, à combler. De voir des personnes qui ont eu, là qui ont un certain parcours scolaire et qui à un moment donné donc, se, se mettent euh, ou veulent aider leurs leur concitoyer à comprendre leur religion euh, comme, comme, comme il se doit. On peut se rejouer, être content. J'étais vraiment ravi d'être avec vous. et de, Les questions étaient... très très pertinente et ça même vous même des d'autres perspectives en tout cas qu'Allah vous récompense et vous, vous bénisse et qu'Allah sancte fasse que donc cette cette assemblée cette assise euh, fasse partie des, des assises qui nous sont bénéfiques le jour où on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala wa wa fikoum amin imam vraiment ça a été un plaisir de vous euh, de vous accueillir je pense que nous tous euh nous pouvons nous inspirer de Limam parce que c'est quelqu'un au, au triple ou quadruple casquette euh, voilà il a il a il a un parcours comme on l'a rappelé au début et euh, qui est vraiment très dense je pense que même l'interview si on l'avait fait en anglais <rire> il se serait pas perdu donc Allah que ça c'est un c'est un bienfait et qu'Allah le rajoute et qu'Allah le préserve et lui facilite euh, bah ce noble projet ou bien ce noble travail qu'il a entrepris qui est de clarifier la vérité ce qui n'est pas facile surtout dans une société comme la nôtre où la vérité comme il l'a dit euh, voilà euh, les gens ont tendance à mettre euh, des hommes en retard et ne pas accepter la vérité ou ne pas la dire tout simplement donc carla le préserve le renforce et nous facilite à tous euh, le bien où qu'il soit donc ce fut un plaisir et on espère que l'imam lorsqu'il va sortir son prochain ou ses prochains livres on aura aussi d'autres occasions de pouvoir en parler mais le plus important et je pense que tout le monde l'a compris ici c'est de lire le livre et c'était l'objectif l'un des objectifs de ces échanges très très bientôt alaikum wa rahmatullahi